Une qibla présente le monothéisme en Islam.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 Et bienvenue à une nouvelle séance de notre série sur le tawhid, le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a déjà parlé avec plusieurs textes, avec plusieurs adillats de l'importance du tawhid dans la religion d'Allah azza wa jal. La centralité de ce concept, on a parlé aussi du danger de shirk, du polythéisme et de certaines formes de shirk, de polythéisme que euh, que ça pourrait prendre en termes d'action, en termes de pratique. Aujourd'hui, inshaAllah, subhanahu wa taala, on va commencer avec une question qui est reliée au concept de al-gulu. Al-gulu ici, qui veut dire, on va définir ça euh, de cette façon simple pour l'instant, inshaAllah, plus tard, on va voir les détails. C'est le fait d'être d'être extrême d'une forme ou d'une autre. Ok, ce n'est pas L'extrémisme comme on le définit dans le discours médiatique de nos jours. C'est l'extrémisme ici, al relou qui est mujawazatul had, de dépasser certaines limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire quelque chose de façon qui est un peu excessive. Faire preuve d'excès de, de zèle en quelque sorte. Et ici, plus particulièrement, on va commencer parce que ça c'est l'une des formes ou bien c'est l'une des causes de Al-Shirk parfois. C'est une forme de relou, d'extrémisme. Euh, que les personnes pourraient avoir dans leur attachement mettant envers certaines personnes qui sont pieuses ou autre chose ce qu'on appelle ici la vénération des, des pieux il y a des gens qui sont pieux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr en réalité on ne sait pas À l'intérieur des cœurs des gens qui vraiment craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on le sait qu'on peut avoir des signes comme dans le prophète sallallahu alayhi wa En général, surtout si la personne elle est décédée, quelqu'un qui est mort. Et que l'image qu'elle a laissée derrière elle, c'est que c'était quelqu'un de pieux. Et que c'était quelqu'un de pieux. Une image qui est populaire auprès des musulmans, auprès des croyants à cause du nombre de, de bonnes œuvres que cette personne elle faisait, de son, son attachement à salat, al masjid, sadaqa, ainsi de suite. On va appeler quelqu'un comme ça. Les gens vont penser que ça c'est quelqu'un de pieux et il n'y a pas de mal avec ça. Le problème, c'est lorsque ça commence à dépasser certaines limites. Ici, on entre dans le dans l'excès de zèle, dans l'exagération qu'on a pour le respect ou bien dans le respect de cette personne, et que ça peut pousser certaines personnes à quoi À faire la vénération de ce genre de personnes qui sont qui sont dépieux, comme on le voit que ce soit dans certaines Euh, dans, dans certaines pratiques, dans certains pays musulmans dans lesquels il y a beaucoup de jahils d'ignorance ou bien même dans les nations avant nous et dans les autres religions qui ont encore des traces de nos bourgeois comme c'est très évident par exemple dans le cas du christianisme. Okay, la question des saints et la vénération des saints donc le fait de prendre des êtres humains et de les élever à un rang qui se rapproche du rang de la divinité ou bien de leur accorder Euh, un statut de partenaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, iyadun billahi azza wa jal. Donc, c'est de là qu'on va parler, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلماء الغلو gholu wuluratan الحد". donc, encore une fois, «comment définir l'extrémisme», «comment définir ce fameux concept ici de «gholu», Encore une fois, pour ne pas... Parce que oui, l'extrémisme, le relou, c'est quelque chose de dangereux, de grave dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas se contenter de, de la parole ou bien du mot en tant que tel, du concept en tant que tel, sans définir c'est quoi la notion. L'importance ici de la définition. Okay? Parce que ça, c'est parfois c'est un jeu de mots qu'on va faire. Que certains vont dire, tu vois, l'extrémisme, c'est pas bien en islam. Et toi, tu es quelqu'un d'extrémiste. Tu as des pratiques qui sont extrémiste. mais extrémiste selon quoi oui l'extrémisme le, l'extremisme ce n'est pas bien dans l'islam on va le voir inshallah azzaudal c'est même dans le coran ce concept là de de relou être extrême, ghal Allah azzaudal on va voir la ayah maintenant ya ayouha alladhina ya ayouha alladhina utul kitab la taghlu fi dinikum Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit aux gens du livre la taghlu fi dinikum ne soyez pas extremisme dans votre extremist dans votre religion mais en Ne se limite pas au moins en tant que tel. L'extrémisme c'est pas bien, alors toi tu es extrémiste, tu es quelqu'un qui n'est pas bien. Il faut définir c'est quoi l'extrémisme qui n'est pas bien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui n'est pas bien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi C'est dépasser les limites qui sont légales dans l'islam de n'importe quelle forme. Donc, Ici, dépasser les limites de la Sunna du Prophète ﷺ, c'est une forme d'extrémisme. Bien sûr, l'extrémisme ici, sans danger va dépendre quoi Du degré d'extrémisme que ça va atteindre et aussi de la pratique en tant, en tant que tel, de la pratique en tant, en tant que tel. Donc, si quelqu'un veut faire des pratiques, des actions que Rasulullah il n'a pas fait, As salam Si quelqu'un, il va, par exemple, dire « Moi, je vais faire al-wudu », mais pour avoir beaucoup de auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque je fais al-wudu ou bien lorsque je prends un rusl, un bain rituel rusl le jumu'a, je vais prendre de l'eau qui est froide. Comprenez En hiver, je vais faire mon bain rituellement mon rousl, avec de l'eau qui est froide, malgré qu'il y a une alternative. Non, moi, je vais m'efforcer à faire mon rusl avec de l'eau qui est froide pour souffrir plus pour avoir plus de hadj. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Ça c'est de l'extrémisme. C'est un relou qui est mardoud qui est rejeté dans chara. C'est parce que dans chara, il n'y a pas de texte en tant que tel. Ce n'est pas de, une sunna de privilégier de l'eau qui est froide, même au contraire ce que si quelqu'un il va prendre un bain avec de l'eau qui est froide et que ça pourrait lui causer un problème de santé pour une raison ou pour une autre peut-être c'est une excuse ici pour faire at-tayammum jusqu'à jusqu'à jusqu'à un changement de contexte on va pas entrer ici dans le fiqh bien sûr mais si tout simplement on a donné un exemple donc à chaque fois que quelqu'un il dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala donc dépasser les limites d'Allah azza wa c'est de deux formes dans deux directions soit dans la direction qui est négative faut faire moins que ce qu'Allah azawajalla il nous il nous demande ok ça c'est un taqsim quelqu'un qui a dépassé les limites d'Allah azawajalla et habituellement c'est ce qu'on appelle communément haram quelqu'un a fait quelque chose de haram ou bien il a failli à ses à ses obligations asin il a désobéi à Allah subhanahu wa taala ok ou dépasser les limites d'Allah Azza wa de l'autre côté, positif ici. Ça veut dire en faire plus, faire ce qu'Allah Azza wa demande de faire, mais faire encore plus. Et ça, c'est le Relou, ici c'est l'extrémisme, c'est une forme d'excès de zèle, ok Forme d'excès de zèle ici, encore une fois, dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce sens ici, lorsqu'on parle de la question des pieux et des saints, de as-salihin, مجاوزة الحدي في المحببات والتعظيم. C'est de dépasser les limites d'Allah azza wa lorsqu'il s'agit du respect qu'on doit aux personnes qui sont pieuses. Est-ce qu'on respecte les gens qui sont pieux fil islam Naam, on respecte les, les muslimines en général dans l'islam, surtout le plus que quelqu'un en voit de son apparence qu'il est Insha incha'Allah, il a l'air d'être quelqu'un qui est pieux, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il a droit à plus de wala ici et de respect, par contre ce respect-là quoi, il a une limite, on ne doit pas dépasser cette limite, ok? Le plus qu'on dépasse cette limite, le plus qu'on se rapproche, qu'on lui donne ici un respect presque comme celui qu'on accorde à Rasoulullah صلى donc là ça devient assez sérieux. Et si quelqu'un dépasse encore plus et se rapproche d'un, de quoi, de la vénération de la ibad à confier à l'azawad, eh bien ça devient beaucoup plus grave et on se rapproche ici de shirk si on ne touche pas le shirk. Ça peut être pour des pieux qui sont vivants, ça peut être pour des des pieux qui sont qui sont décédés, et qui sont morts. Allah لا سبحانه وتعالى اليكم مر موصله يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ou vous les gens du livre il s'adresse aux gens du livre de ahlul kitab la taglou fi dinikum ne faites pas le ghulu dans votre religion et comme les ulama ils disent euh, ça c'est pour bien sûr les et pour an même si an les chrétiens en général ils, sont, ils ont plus de ghulu plus de ghulu quand on parle ici des pieux et ainsi de suite parce que on le sait tous c'est dans la culture du christianisme ici, ce concept-là de, de saint, il est très très important que tel il a été, je sais pas quoi, par un prêtre et ainsi de suite, donc là on l'a élevé dans le rang et il a atteint le rang et ainsi de suite, cette culture-là de rouleau dans as-salihin ou bien dans ce qu'ils pensent au moins être des gens qui sont, qui sont pieuses, des personnes qui sont pieuses, et eh bien cette culture-là, elle est très très présente dans leur religieux et Allah subhanahu wa taala il leur demande à eux de ne pas le faire et aussi Allah subhanahu wa taala nous a demandé dans d'autres textes de ne pas être comme eux wa la ta'ku nukaladina ou tulkitab مِن قَبْلُوا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ فَقَسَتْقُلُوبُهُمْ Plusieurs ayats, Allah Azza wa Jal, il nous dit de ne pas faire les mêmes erreurs que les gens du livre. Donc, la même chose ici, il ne faut pas que nous en fassons le relu, l'extrémisme dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Sahih al-Bukhari, عَنِ بْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَلَى وَقَالُوا لَا وَدَّن ولا سُوَعًا ولا يغوث, ويعوق, وَنَسْرًا Donc ça c'est la surah, dans, euh, ou bien la ayah dans la surah Nuh, dans laquelle Allah subhanahu wa il nous parle de certaines divinités, qui étaient dans le, chez le peuple de Nuh a.s. Des divinités, ça veut dire des fausses divinités, des idoles que eux, ils adoraient. Allah a.s. nous mentionne certains d'eux, De leur nom ici dans cette ayah qui sont Wad ainsi que Suwa, ainsi que Yaguth, ainsi que Yaour, ainsi que Nasr. Okay? Donc vous pouvez revenir à sourate Nuh, ayah numéro 23. Vous allez la voir dans les notes, insha incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, à propos de de ces personnes, comme dans Sahih al-Bukhari, ou bien à propos de ces idoles. Il dit « هذه asma urijalin saliheena ». Ces noms-là, ces cinq noms qui sont cités dans la Aya, et eh bien, ils font référence à des personnes qui étaient pieuses, qui étaient vraiment pieuses dans le temps de nous. <t intro> <t intro> <t intro> le shaytan, il a inspiré, il a fait la waswasa ici, à certains membres de leur peuple. Il leur a donné cette idée de faire quoi de faire leur faire des images ici. C'est comme des statues, des formes qui représentent ces gens qui sont pieux et qui sont déjà décédés. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ Et accordez à ces statues-là les mêmes noms que les personnes pieuses. فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدُ Alors regardez ici comment est-ce que les choses se développent, okay? comment est-ce que le monde car il se développe. Tout ce que le shaitan leur a demandé de faire, c'est quoi C'est de faire des statues juste pour comment on peut dire ça c'est quoi le mot qui est utilisé de nos jours pour les euh, pour les honorer en quelque sorte ok pour, en leur mémoire faites créer des statues comme ça et vous allez ça va être lui telle statue va porter le nom de Wad et l'autre de Suwar et ainsi de suite alors il dit Ibn Abbas وَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا mais après la mort de cette première génération ceux qui ont créé ces statues là Une nouvelle génération est venue. Nous si elle aime. Qu'est-ce qui arrive à l'information, l'information, l'histoire en quelque sorte. Souvent avec le temps, les gens l'oublient, ça passe. Avec une nouvelle deuxième génération, là, on ne sait plus exactement pourquoi ce que ces statuts-là ont établi. Vous comprenez On ne sait plus c'est quoi l'histoire derrière ça. Tout ce qu'on sait, c'est que ça, ça représente des gens qui sont sains et qui sont pieux et ainsi de suite. Alors ici. Ruby, that, les gens ont commencé à adorer ces statues. Ce n'est pas la première génération. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela On apprend de cela que souvent, okay, quelqu'un va dire « Moi, j'ai n'ai pas fait la statue de telle pour l'adorer. Je l'ai fait tout simplement pour l'honorer en sa mémoire, pour qu'on se rappelle de cette personne, pour qu'il nous serve d'exemple et ainsi de suite. » Par contre, une, deux, trois générations par la suite va venir et ne va pas prendre les choses... De façon si limitée que le premier, elle va prendre ça à la prochaine étape. Pourquoi ne pas les adorer Pourquoi ne pas les prier Vu que c'était des quelqu'un, des personnes, des êtres qui étaient pieuses et ainsi de suite. Ok Et comme il dit ici, Qayyim, Plusieurs ulamas, ils, nous disent, ils, nous, ils nous disent à propos de Ces cinq divinités-là lors du temps de nous, alayhi salam, que lorsqu'ils sont morts, première chose, ils ont commencé à orbiter autour, à se rapprocher de leur temple, okay, à respecter, à vénérer leur temple, à visiter très souvent, très fréquemment leur temple. Deuxième étape, ils ont formé des statues pour les représenter. Troisième étape, plus tard, une génération est venue et a commencé à les adorer et à les prier ouvertement. طيب روى الفكاهيو ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دي كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. Ibn Abbas il dit qu'entre Adam ﷺ et entre nous il y avait dix corans certains élemeurs disent ça veut dire dix siècles d'autres élemeurs disent dix générations on va pas parler de ça on va laisser ça pour une autre fois lorsqu'on parle de l'histoire de nous ﷺ mais il dit Ibn Abbas que ces dix corans là dix générations ou dix siècles étaient tous sur le tawhid sur l'islam il n'y avait pas quelqu'un qui faisait shirk comprenez que le premier shil qui est apparu eh bien c'est lors du temps de nous halé sallam avec cette histoire là qu'on vient qu'on vient de mentionner et certains uléma aussi ils ont dit que les aoussen ces divinités qui étaient lors du temps de nous halé que et eh bien elles existaient même après le temps de nous halé même après le déluge ok que elles existaient quelque part sur cette terre et le shaytan il a inspiré Quelqu'un qui s'appelle Amr ibn Luhay, ça c'est quelqu'un de très mauvais, je sais pas si on en a parlé dans le Syrah, dans le cours de Syrah, Amr ibn Luhay, son nom est même mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est quelqu'un de maudit, c'est parce que c'est lui Ahya, c'est lui qui a ravivé le shirk dans la péninsule de l'Arabie, ça veut dire avant la venue du prophète ﷺ dans l'jahiliyyah, dans pré islam et dans certaines lieuxettes, dans certaines narrations, c'est pas un hadith prophétique de Rasoolullah ﷺ mais ça mentionne que el-shaytan lui a révélé la place où se trouvait ces quoi c'est ces divinités là, oued, douasouar, et ainsi de suite, les statues, les idoles du temps de nous ﷺ que ça existait quelque part selon certaines narrations proches de la côte de Jeddah, aujourd'hui la ville de Jeddah un, un peu proche de cela que lui, Shaitan, lui a inspiré en quelque sorte d'aller les chercher et de les amener, de créer cette culture-là chez les Arabes de la vénération des tombes ou bien des statues et ainsi de suite, de Shirk Wallah Ta'ala. Al Encore une fois, il n'y a pas de hadith prophétique là-dessus, ok, c'est des narrations historiques dans ce sens, mais ce qu'on sait, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa nous a parlé de ce mât, de cet homme-là et qu'il est en enfer parce que c'est lui qui a ravivé le Shirk dans la péninsule de, de l'Arabi Prochain hadith aussi عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَا تُطْرُونِ كَمَا أَطْرَةِ النَّصَارَ إِبْنَ مَرْيَمْ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ Il dit le prophète صلى الله عليه وسلم comme dans le hadith rapporté par Bukhari ainsi que par مسلم لَا تُطْرُونِ لا تطروني نفيت با مون اطراء سي كوال اطراء لعلماء الديز ça veut dire le اطراء ici c'est lorsqu'on dépasse les limites la même chose ici forme d'extrémisme d'excès de elle mais dans quoi plus particulièrement dans le madh dans les louanges okay? faire des louanges qui sont faux qui ne sont pas justifiés tu es intelligent Je vais te dire tu es intelligent. Ça passe ou ça passe pas Ça peut passer. Je dis à quelqu'un tu es intelligent, il a donné une bonne réponse, il a il a trouvé une bonne information, on va dire, tu es intelligent. Maintenant, si on dit tu es le plus intelligent dans cette salle. Là, ça commence à s'il y a beaucoup de monde il y en a qui vont être un peu inconfortable sur quelle base il est il est arrivé à cette conclusion peut-être on a fait un examen très difficile OK peut-être c'est justifié maintenant si je veux dire tu es la personne la plus intelligente dans ce monde là ça va devenir quoi l'éطراء vous comprenez l'éطراء ici ça veut dire c'est des louanges qui sont un peu excessifs un peu exagérés tu es le plus intelligent à travers l'histoire Ok, Donc là vraiment c'est... Donc la même chose, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faites pas mon iqra. Alors quelqu'un pourrait dire mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas la personne la plus parfaite alayhi sallallahu alayhi wa salam Non mais là il a donné comme référence. Kama ataratin nasara ibn mariam. Comme les nasara, les chrétiens ils ont fait avec le fils de Marie. Ça veut dire avec Jésus, avec Isa alayhi wa sallam. Même pour Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les louanges qu'on fait à propos de lui, et il mérite toutes ces louanges qu'on fait et mérite beaucoup plus parce que lui, il est Mohamed et il est Al-Mahmoud auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mérite toutes les louanges ici bihaqqe. Par contre, si on commence à lui donner des louanges, des attributs positifs qui dépassent quoi, les limites ici de l'humain, qui rentre dans ce qui est le divin. Alors qu'est-ce qu'on a ici On a un problème. Comprenez, c'est pour ça il dit Alayhi Salam, ana Il justifie pourquoi est-ce ne devrait pas le faire. Il dit parce que je ne suis que un serviteur d'Allah Subhanahu wa ta. Je suis un 'abd Allah Azza wa jall. Alors il dit fa dit à propos de moi, 'Abdullah wa rasuluhu serviteur d'Allah et son messager, alayhi sallat wa Donc c'est ça les deux attributs, les deux titres ici qui gardent la balance. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa il est Abdullah, il est le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est clair, c'est confirmé. Par contre, il n'est pas Abdullah comme n'importe qui parmi nous, il est aussi quoi رسول الله صلى الله le noble messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, donc il a un statut très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, dès que quelqu'un arrive à tirer de ce statut auprès d'Allah qui est الرسال qu'il est messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, si quelqu'un Il dit, il dit «Muhammad wa alaykumsalam wa alaykumsalam wa wa alaykumsalam. » Si quelqu'un dit «Muhammad, il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Et qu'il commence à exagérer et lui accorder des attributs qui dépassent une certaine limite. Qu'est-ce qu'on va dire Mais il est aussi «Abdullah » alayhi sallallahu wa sallallahu Comprenez donc «Abdullah » Ça répond à «Qiconque penserait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a des attributs de divinité, qu'il est partenaire avec Allah azza wa sallam ou autre chose. » Et eh bien, c'est une réponse et c'est une correction à tout celui qui pense que Muhammad alayhi salatou salam, qu'il est juste un serviteur comme n'importe qui parmi nous et n'est pas comme quelqu'un de nous. Comprenez, là, tu as dit Rasoul est comme la C'est pour ça Allah azawajalla nous a dit qu'on ne peut pas traiter le Rasoul là, cela comme on se traite nous autres l'un avec l'autre. Il a un respect bien particulier alayhi salatou salam, mais ça ne dépasse pas le niveau de un riyal. De messager et de abd. d'allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un il dit, Muhammad alayhi salatu wa sallam, il connaît al-ghaib, il connaît l'inconnu, il connaît l'invisible plutôt, l'avenir, on va dire, non, non, là tu as dépassé les limites, tu es entré dans le itara. Vous comprenez? Si quelqu'un il dit, Muhammad alayhi salatu wa sallam, il peut pardonner nos péchés. Non, non, non. Là, on a un sérieux problème. Parce qu'on a déjà parlé de ça. Avant, on a mentionné comment ce que Rasulullah sallallahu alayhi salam il ne pardonne pas les péchés que lui il a demandé même à ses proches à à son oncle à sa fille ainsi de suite que sauvez-vous de l'enfer parce que la urni je peux pas vous je peux pas vous sauver auprès d'allah subhanahu wa ta'ala chacun est responsable de ses propres œuvres on a mentionné comment le rasoul allah sallallahu alayhi wa sallam il peut pas guider les gens même ceux que lui il aime. ali alayhi wa salam innaka la tahdi man ahbabta walakin يهدي ما يشه سبحانه و تعاله. Un autre حدث aussi de رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans le حدث, euh, il dit عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلاك من كان قبلكم الغلو Il dit عليه الصلاة والسلام إياكم, faites attention, faites attention, éloignez-vous. De quoi de الغلو Encore une fois ici, L'extrémisme, il dit, عليه والسلام, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Al-Ghoulou Parce que ceux qui étaient avant vous, et eh bien, ils ont été, quoi, détruits par le ghoulou. L'extrémisme, encore une fois, comme on vient de dire, l'extrémisme ici, ce n'est pas au sens contemporain, médiatique, qu'on utilise à des fins politiques. Non, c'est l'extrémisme ici, ça veut dire dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle chose. Comprenez? Parce que c'est ça qu a Détruit les gens du livre avant nous. Qui pourrait nous dire pourquoi est ce que ça est ce que ça détruit la religion? Pourquoi est-ce que Al-Rouh l'extrémisme ça détruit la religion? De quelle façon? C'est quoi l'impact de al de l'extrémisme sur la religion d'Allah Subhanahu wa Taala sur la pratique de din Ça peut rendre les choses plus difficiles. Et de ce fait, quelqu'un va dire plus difficile, c'est juste un défi de plus. on va avoir plus de hâte. Qu'est-ce que ça fait? Donc, ça éloigne des gens. Okay, le plus que ça devient difficile de façon non justifiée, ça va éloigner des gens. Donc, ça va commencer à... à, quoi, à comment est-ce qu'on peut dire ça? Exclure de plus en plus de personnes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ceux qui ne sont pas exclus, ceux qui mm -hmm. prennent le chemin. Ça sort de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa C'est ça la définition en tant que telle. Voilà qu en, en termes de c'est quoi l'impact. Donc, ça exclut beaucoup de gens parce que ça devient trop difficile. Mais il y a aussi ceux qui embarquent, qui aiment ça. Ils vont croire qu'ils sont spéciaux, qu'ils sont particuliers. Oui, Voilà, qui même ces personnes-là, ce qu'ils peuvent durer, ce qu'ils peuvent endurer en général. Combien de personnes peuvent endurer ici continuer sur le chemin de l'rollo quelque chose qui est extrême Non. Ou Comme on a mentionné, dans certaines formes, ce n'est pas un relou, ce n'est pas de l'extrémisme qui est pratique, ok Parce qu'il y a de l'extrémisme qui est pratique ici, ça veut dire faire beaucoup de pratiques comme les trois hommes qui sont venus chez Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam demander à propos de sa ibadah, quelqu'un il dit « moi je jeûne toute l'année », l'autre il a dit « moi je, je fais la salade toute la nuit », et l'autre il a dit « moi je vais jamais me marier ». Comprenez Donc, ça, c'est un relou pratique. Donc, oui, ça, ça, ça a le sens de, de difficulté, de défi. Mais il y a d'autres formes de relou aussi qui n'ont pas ce sens-là de défi ou bien de difficulté, comme on vient de dire ici. Le relou fissalihin, la vénération des, des pieux, ce n'est pas nécessairement physiquement difficile, c'est juste quelqu'un qui va aller prier une tombe et ainsi de suite, mais là le relou c'est plus l'impact, comment est-ce que ça détruit la religion d'Allah c'est l'impact sur la l'aqidah, sur la croyance sur le monothéisme, ça va détruire le sens de la religion en tant que tel, donc n'importe quelle forme de relou, et eh bien elle est rejetée dans la religion d'Allah subhanahu ta'ala, et dans un autre hadith aussi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam muslim il dit alayhi sallatu wasallam halaka al mutanat يطيعونه قالها ثلاثا الدي عليه الصلاه والسلام سوف يغير سوف يبرد سوف مال فير عليه الصلاه والسلام لي متنطعين المتنطعين كما يديس ابن الاثير هم المتعمقون المغالون في الكلام ثم استعمل في كل متعمق il dit Imam al Athir, c'est une référence ici dans l'explication de la langue, des paroles, des mots des hadiths, de, du vocabulaire des hadiths. Imam al Athir, taala, il dit al qui euh, à la base dans la langue arabe, c'est quelqu'un qui exagère dans le dans dans les paroles dans la langue. Ok, dans son dans son discours les gens qui parlent de façon trop compliquée trop avancée mais qui s'efforcent de le faire de façon volontaire non justifiée mais il dit ce sens par la suite il a été prêté il utilise il est utilisé de façon plus générale pour faire référence à n'importe qui qui est muta'amigh qui va trop en profondeur que ce soit dans les œuvres ou bien dans les dans les actions de ce fait ici c'est quoi un mutanatti c'est quelqu'un qui fait preuve de D'excès de zèle comprenez excès de zèle, excès de zèle. Il dépasse toujours il va veut toujours aller plus loin que tout le monde plus loin que ce qu'on lui a demandé de faire vous comprenez alors il dit Alayhi Salam ces gens-là et eh bien ils vont mal finir ils vont ils vont périr et il a mentionné Alayhi Salam trois fois قالوا Parce que souvent, le tanatto ici, cet excès de zèle, il va mener soit vers l'arrogance et l'orgueil, ou bien vers une forme de l’eur ici. La personne va se leurrer, va se sentir trop bonne, Ok et ça c'est bien sûr c'est une cause de de perdre dans l'akhirah yada bilahi subhanahu wa taala donc en conclusion sommes ici pour cette question de al rolo comme ils disent les ulama malheureusement vous le savez probablement que de nos jours dans plusieurs des pays arabes il y a plein de de Qubour, ok des ce qu'ils appellent al mashahid donc des des tombes qui attirent le pèlerinage et la visite de plusieurs centaines de milliers de personnes à chaque à chaque année. Donc, en Irak, en Irak, en Égypte, okay dans plusieurs, même en Syrie, ainsi de suite. Donc, une place, on va te dire, ça, c'est le Qabr de Al-Hussein. Okay le Qabr de Al-Hussein, après cela les gens de l'Irak ils disent nous nous avons notre propre qabr de Hussein les gens de Sham ils disent non non qabr de Hussein il est chez nous chez tel place euh, à telle place et ainsi de suite donc tout ça bien sûr c'est contraire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et contraire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala passons maintenant à quelque chose d'un peu plus particulier toujours encore une fois avec cette question de la vénération des êtres humains On va parler à, à présent, on va parler de la question de la vénération des tombes, ok, la vénération des tombes, al qubur. Il y a plusieurs hadiths de notre cher prophète, alayhi salatu wasalam, dans ce sens. Pourquoi Parce que euh, la vénération des tombes, eh bien, c'est une ou bien c'est un moyen vers al-shirk, c'est une dhari'a, le concept ici de al peut écrire ici dhari'a, dhari'a, c'est quoi dhari'a, dhari'a c'est un chemin vers, c'est un moyen vers, Allah azzawajal nous a interdit beaucoup de choses, pourquoi pas parce qu'elles sont mal en tant que telles, mais c'est parce qu'elles mènent vers un, un mal de façon quasi certaine, comprenez dans la religion d'Allah la wa En s'entendant sur ça, il y a plusieurs choses qui sont interdites. Pourquoi est-ce qu'elles sont interdites Pas parce que en tant que telles elles sont mal, elles sont mauvaises de façon individuelle, non. C'est parce que elles mènent vers x ou y ou z choses qui est mal. Ça mène de façon quoi assez majoritaire ou bien ça mène de façon risquée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa salam il Ah, euh, il dit والسلام, celui qui pointe vers son frère avec une hadida hadida ça peut être épée couteau autre chose à okay? ملايطة... les anges le le mauissent même si c'est par simple jeu quelqu'un il va dire juste un jeu comme ça il prend un couteau il dit regarde regarde on va jouer comme ça okay? donc les ملايكة, والسلام, ils te maudissent Quelqu'un va dire pourquoi C'est quoi le mal en ça Le mal en ça, c'est ça peut mener vers un accident ou autre chose. Même si c'est de façon involontaire, même si quelqu'un il dit non non moi je sais comment me maîtriser, je sais ainsi de suite là. Voilà qu'ici vu la gravité de la conséquence en tant que telle, même si ça arrive rarement, c'est assez sensible ici, c'est assez dangereux pour que l'arzawdil il interdit cela. Donc le plus que la chose elle est grave. Le plus que largeur il ferme plus de portes qui mènent vers cette chose-là, même si, en termes de probabilité, peut-être, ça mène moins fréquemment que que autre chose. Vous comprenez Alors, ce principe-là, il est très présent dans le domaine de Ashirk. Parce que les pires des darsa et les pires des moyens, c'est les moyens qui mènent vers shirk et c'est pour ça que l'Arzudel nous a fermé beaucoup de portes qui mènent vers shirk et parmi ces portes là, eh bien c'est l'attachement aux tombes, même si c'est pas la ibad des tombes en tant que tel, mais n'importe quelle chose qui nous attache aux tombes, comme on va le voir Allah, wa elle est interdite dans la religion d'Allah subhanahu wa taala, comme on va le détailler بإذن الله سبحانه وتعالى. Oui. awa palitsa matna insha Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> euh, parlons par exemple de certains textes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parlent du danger d'adorer écoutez bien ça le danger d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pas pas d'adorer autre que Allah le danger d'adorer Allah Azza wa devant la tombe de quelqu'un qui est pieux ça c'est mal et c'est dangereux dans la religion d'Allah Azza Vous voyez, c'est pas adorer le pieux c'est pas adorer la tombe adorer Allah subhanahu wa ta'ala devant la tombe ça c'est mal, c'est interdit et c'est grave comme on va le voir Pourquoi? C'est parce que c'est une facile ici. le moyen, le contact, il est assez, le passage peut être assez rapide. Si c'est pas pour moi, c'est pour le prochain, celui qui vient juste après moi. Comprenez? C'est pour celui qui m'a vu, qui comprend pas pourquoi est-ce que je l'ai fait, c'est pour mon fils, c'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est une very, c'est un moyen, c'est un terrain glissant ici severe. Ashirta 'iyadan billahi subhanahu ta'ala on parle ici plus particulièrement par exemple de quelqu'un qui veut adorer Allah Azza wa mais qui vient chercher la tombe de quelqu'un pieux qui le fait de façon volontaire qu'il dit elle est où la tombe de telle c'est cette tomb ici je vais adorer Allah azza wa ici parce qu'il va avoir de la baraka qui va descendre parce qu'il va avoir du bien qui va descendre sur moi inshallah de la baraka de la bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à mon douae et ainsi de suite alors ça c'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les choses que la religion d'Allah azza wa la a mentionné à propos de cela comme on va le voir mais on va le mentionner maintenant de façon sommaire annahu sallallahu alayhi wa sallam man fa'ala dhalika shirara alkhalq 'ind Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les gens qui font ça, c'est les pires des personnes auprès d'Allah. Deux, Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la la'na, la malédiction sur celui qui fait une chose pareille. Numéro 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit clairement, ouvertement de faire des tombes, des lieux pour la salat des lieux pour la prière. C'est les cimetières ou les tombeaux ou, ou autre chose comme on va le voir, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que dit l'islam à propos des qubours, des macabres, des cimetières, des tombes et ainsi de suite Il y a des pratiques qui sont légales, reliées à cela, et il y a des pratiques qui sont interdites. Pour ce qui est plus particulièrement de ce qu'on appelle « Ziyara, c'est la visite des tombes. Ok, normalement le mot ziyara dans la langue arabe, c'est visiter, visiter quelqu'un. Tazoo fouleh, tu vas visiter ton ami. Mais communément, c'est ça, c'est un mot qui est souvent utilisé pour faire référence à la à la visite des tombes. Donc la ziyara, elle peut être légale, peut être halal et même encouragée. Si elle ziyaratuha min Elle peut être légale et encouragée. Si c'est visiter quelqu'un, soit avec l'intention de se rappeler, ou bien visiter plutôt, excusez-moi, la tombe de quelqu'un, soit avec l'intention de se rappeler de l'akhirah, ça nous rappelle l'akhirah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi Je vous avais interdit de visiter les tombes. <muches> Maintenant, Zoroa. À présent, je vous encourage de le faire. Fa car elle vous rappelle l'akhirah. Donc, vous voyez qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans la visite des tombes Il y a deux choses. Il y a l'aspect négatif, il y a le risque, et il y a l'aspect quoi, positif, qui a l'avantage. L'avantage, c'est taqiroul akhirah. rappelle de l'akhirah parce que visiter les tombes, eh bien, ça nous rappelle la réalité de cette vie du bas monde et qu'on va tous être La prochaine personne, un jour ou, ou un autre. Donc, ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'il y a toujours le risque ici d'exagération, de vénération des tombes, comme on a mentionné avant, l'extrémisme et le goulou, et ainsi de suite. Comme certains ulama, ils disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit la visite des tombes au début de l'islam. Pourquoi Ils venaient de sortir de « ok. Dans « ils avaient beaucoup de pratiques, de « shirk ». Ils ont déjà cet attachement aux tombe et à ce genre de choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait créer un détachement. Okay? Donc ici, une coupure avec leur passé, de « Al-Jahiliyya Jahiliya Les n'amkanou hadithu ahdim »« Celui qui vient de sortir de mauvaises, de mauvaises pratiques, de mauvaises fréquentations et ainsi de suite, même s'il veut faire le bien ». Si ça fait pas longtemps qu'il a laissé, okay, au moindre rappel, à la moindre occasion, il peut glisser et revenir à la même chose. Donc, ça demande ici de couper certaines habitudes. Une fois que cette culture-là, elle a été assez effacée, donc « Rasakh al-Islam fi al-Qouloub qulub la plupart des muslimins, maintenant, les sahabas, ils ont bien appris leur religion et ainsi de suite. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa il est revenu à la norme, à ce qui est normal. Et là, il a encouragé de visiter les temples parce que ça vous rappelle l'akhirah. Et les ulama, ils disent, ou la deuxième intention qui est aussi valide, c'est quoi Donc, celui qui veut se rappeler de l'akhira, c'est pour moi. Je visite les temples pour moi, pour mon propre bien. Ou c'est pour le bien de la personne qui est décédée. Alors, dans ce cas-là, je visite sa tombe pour lui faire du'a. Comprenez? Donc, ça, c'est les deux intentions qui sont justifiées. Soit pour me rappeler de l'akhirah ou pour faire du'a pour les morts, pour les personnes décédées. Donc, ça, c'est tout à fait licite et légal à une condition. Il y a aussi une condition dont on va parler plus tard. On va mentionner le délit plus tard. Mais pour la condition, maintenant, la mention sans son délit, C'est qu'il n'y ait pas de Shaddur-Rihal. Shaddur-Rihal, ici. Donc, il y a Rihal, c'est quoi cette » C'est le pèlerinage, c'est le voyage. Je vais dire, je vais voyager demain. Pourquoi tu vas voyager demain? Pour aller visiter la tombe de tel. Ça c'est interdit dans la religion dans la zone. Comprenez? On fait pas de ched de rihal, on fait pas de pèlerinage. Mais si je suis présent sur place dans la même ville, dans le même entourage, autre chose. Et j'ai cette idée d'aller visiter des tombes, soit les tombes d'un proche ou bien les tombes en général. Alors il n'y a pas de mal, c'est même encouragé dans la religion d'Allah subhanahu wa taala. Donc ça c'est ziyar masrooq. Oui. Le. Ok. Je, je pense pas que ça existe dans la réalité que quelqu'un va faire tout un voyage juste pour la tombe. Si le voyage initialement c'est pour aller visiter la famille, pour aller visiter votre pays d'origine, je sais pas n'importe quoi, et que sur place vous en profitez pour aller visiter les tombes des proches qui sont décédés, ça n'a pas de mal. Ce qui est interdit c'est si le voyage, la raison d'être du voyage, le motif principal c'est de visiter la tombe. Vous comprenez? Parce que y a pas quelqu'un de sensé qui va faire une chose pareille. Sauf si il y a une forme ici de vénération d'extrémisme qu'on a mentionné tout à l'heure, comprenez Qui va qui va prendre, qui va acheter un billet d'avion et, et prendre deux semaines off au travail et ainsi de suite, ok, pour aller d'ici vers l'Asie ou vers l'Afrique ou vers l'Europe ou je sais pas quoi, juste pour aller visiter la tombe de quelqu'un. Donc là, c'est un signe d'un attachement qui est anormal. Vous comprenez C'est ça. Donc là, c'est interdit, dans un cas pareil. Si la personne, elle a son voyage, mettant annuel ou autre chose, il va pour voir la famille, pour faire mille et une choses, et j'en profite comme à chaque fois pour aller visiter les tombes de mes proches, il n'y a pas de problème, ça y a pas de problème. On va parler plus tard, incha'Allah, du hadith du prophète là-dessus. Okay? Encore une fois, c'est parce que ça crée, cette... soit que c'est un signe d'attachement, ce qui interdit ces deux choses. Soit lorsqu'il y a un signe d'attachement anormal à la tombe, parce que ça, l'attachement est un moyen vers le shirk, ou une pratique qui crée l'attachement, comme on va voir un peu plus tard, avec le hadith de Zawwaratul Qubur, celle qui, celle qui visite beaucoup les tombes. Oui. Est-ce qu'il y a un doa Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Il semble y avoir une différence entre les deux. OK. Sauf pour la tombe du prophète. Sahasim. On va parler de ça plus tard. Ja. Nah. Wallahu a'lam. Na. OK. Euh, maintenant la, la visite qui est interdite. M'amnour. La visite au tombe qui est interdite. C'est deux. Soit qu'elle est interdite au sens de haram ou bien pire encore elle est interdite au sens de shirk. Polytheisme. Shirkun. Akbar. Donc Soit la visite elle est interdite parce que c'est un moyen vers le shirk qu'assalat indaha wa atmasuh biha tawassul ila Allah bi ahliha min donc la visite au tombe elle est interdite lorsque quelqu'un va aller visiter la tombe pour faire quoi pour Diria Allah, je te demande, parle cette personne-là qui est décédée, c'était quelqu'un de pieux. Ya Allah, je te demande de me pardonner. Ya Allah, comprenez, tawassul ici, faire le tawassul. Je n'adore pas la tombe en tant que tel. Je suis pas en train d'adorer quelqu'un qui est dans la tombe. Ou bien at-tamassur, que t'amasse quelqu'un qui croit et que il faut, il faut quoi? faut toucher la tombe comme ça et après ça mettre de la terre sur mes vêtements, ainsi de suite. Il y a un messah, il croit qu'il y a une baraka particulière dans cette tombe qu'Allah a mis. Et ça, c'est interdit. Ou bien aller visiter la tombe juste pour faire la salade devant cette tombe, comme on a mentionné. Même si moi, je suis en train de prier Allah. Alors là, c'est interdit. Haram, c'est clairement haram. C'est un péché qui est grave. Pourquoi Parce que c'est un moyen. « Dari'atoun » vers le shirk. Ça mène vers le shirk, comme on a mentionné. Toujours penser ici en termes de moyens, pas nécessairement. Je vais le faire cinq minutes après. Vous comprenez que parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils disent non, mais quand même. Mais je suis en train de le faire pour Allah Je sais qu'est-ce que je fais. Je connais ma religion. Je vais pas faire un shirk. C'est pas aujourd'hui que tu que tu vas tomber dans le shirk. C'est un moyen. Peut-être dans un an, dans cinq ans, si ce n'est pas toi, c'est ceux aux alentours de toi. C'est ceux qui te voient. C'est ceux qui vont faire la même pratique que toi. Tu es le premier à le faire et tu vas dire « j'ai une bonne intention ». Et le deuxième, il va faire « je vais faire comme toi » avec la bonne intention. Et le troisième et le quatrième et ça va devenir une pratique quoi Une culture, une pratique commune. Et génération après une autre génération, il va avoir des gens qui vont faire quoi Le shirk à la place de ce que toi tu faisais initialement toujours en passant ça c'est toujours une règle OK dans le développement des munkarat des interdits C'est pour ça le alim le savant qui connaît Allah Azza wa qui connaît la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il voit plus loin que ce que le commun des gens il voit. Le commun des gens plusieurs fois il justifie leurs erreurs avec le fait que c'est pas la chose la plus grave dans la religion de un et de deux avec le fait que j'ai quand même une bonne intention. Le علم il voit plus plus loin. Le علم qu'est-ce que lui il voit? Il voit que c'est une action qui mène vers une autre, qui mène vers une autre, qui mène vers une autre, et le monde car se développe habituellement. Une, deux, trois. On le voit dans cette société, même des gens qui ne sont pas musulmans, on le voit comment est-ce que le monde car il se il se développe. Les choses qui ne sont pas morales, qui aujourd'hui sont devenues morales comparé à ce que c'était il y a de cela juste 30 ans dans cette société c'est pas la même chose vous comprenez mais il n'y a rien euh, ça arrive ça arrive rarement si c'est jamais dans une société que ça passe de, de 10% de mondecar à 100% du mondecar le lendemain vous comprenez c'est une chose qui se développe avec le temps deux trois générations. kaum pour qu'ils sont arrivés à leur pratique de kaumume et même dans ce peuple et ainsi de suite sont pas directement passés au ok ils ont commencé avec zina, fornication et ainsi de suite, et une chose se développe se développe dans la société et ça prend d'autres formes et ainsi de suite donc ici <coughs> les ulama ils disent vénérer les tombes dans un sens interdit, même si ce n'est pas le shirk, c'est comme prier devant la tombe, c'est comme tamassuh, tamassuh, penser qu'il y a de la bénédiction dans cette tombe okay, chercher la baraka, ainsi de suite ou c'est venir pour faire du'a à Allah mais avec tawassul Ya Allah, je te demande au moyen de cette personne-là qui est pieuse ainsi de suite Ya Allah, pardonne-moi, ça c'est interdit deuxième forme de visite de Al-Qubur, des tombes qui est interdite mais qui est ici plus grave parce que c'est du shirk, c'est du polythéisme Ya Zambillah Azza wa Jal kaduaï ahlil Qubur walistirathati bihim donc là c'est de prier quoi les défunts directement, de prier les tombes en tant que telles Istirath a demandé leur aide. Sidi Donc, encore une fois, malheureusement, c'est le cas dans plusieurs pays musulmans, dans plusieurs, euh, dans plusieurs plutôt lieux de certains, surtout dans certains villages dans lesquels les gens, il y a beaucoup de djihad d'ignorance et ainsi de suite. Surtout en général, les personnes âgées, ainsi de suite, qui connaissent pas leur beaucoup la religion dans wa ta'ala. beaucoup de personnes font tout un voyage vers des tombes bien particulières. Ok, on va dire, ça c'est la tombe de Sidi Fulain. Ça c'est la tombe de Sidi Fulain. Comme ici on a le saint, telle chose, Saint, telle chose. C'est pour ça dans plusieurs pays arabes, surtout dans, en, en en Afrique du Nord et ainsi de suite, beaucoup des villages qui s'appellent Sidi telle chose, Sidi, telle chose, petit village comme ça Sidi, Sidi, sidi pourquoi Parce qu'il y a une tombe de quelqu'un qui est sidi. comme ici Saint quelque chose, c'est le sidi, telle chose, peut-être ça n'existe plus mais quelques années avant les gens allaient à ce fameux sidi, et amener avec eux quoi des cadeaux et de l'argent et des bijoux ainsi de suite mettez ça à l'intérieur de la nourriture et laissez ça et il prie il dit guéris mon, mon fils il dit donne-moi telle chose alors ça bien sûr c'est شكرك أكبر certaines formes ici la question de المسجد le prophète صلى الله nous a interdit de faire des tombes des masajid. masjid alors c'est quoi masjid c'est pas ici au sens de mosquée ok on traduit habituellement masjid comme étant un, une, une mosquée c'est le masjid qui est le lieu qu'on connaît tous le masjid salam dans le masjid mais le mot masjid dans la religion d'Allah il a aussi un sens plus général un lieu de de Soudoud, n'importe quel lieu dans lequel on fait la salate, surtout s'il est consacré pour la salate, on l'appelle quoi Masjid, dans la religion d'Allah Azzawd. Et an al masjid est an al l'Allah, il ne vous plaît pas avec Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Et le masjid est allé à l'arbre, Tahoura, il dit salat salat, que la terre entière, Allah a fait de la terre pour moi, ça veut dire pour moi et ma umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un masjid. Toute la terre, elle est un masjid. Fa'ayouma rajulin min ummati adrakat ful salat, comme dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa que n'importe quel membre de ma umma, que c'est le temps pour lui de faire la salat, il peut faire la salat là où il est. Dans la forêt, dans le désert, dans notre religion, religion d'Allah a fait la terre Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité la chance. Je n'ai pas à chercher un lieu particulier pour faire la salade. Je peux faire la salade partout sur cette terre. Bien sûr, il y a des exceptions, mais les exceptions, soit qu'elles sont particulières, Ok? je peux pas faire la salade dans la maison de quelqu'un sans lui demander l'autorisation. Je ne peux pas briser la porte de quelqu'un, entrer pour dire « Le prophète sallallahu wa ta'ala »« C'est mon droit de faire la salade, donc. et Ici, si c'est un lieu qui est privé. Mar comme les ulama ils appellent ça j'ai pas le droit de faire la salat à l'intérieur mais ça c'est pas une exception hadith en tant que tel, c'est une exception quoi privée, particulière c'est un domaine privé donc ça c'est common sense comme on dit, mais aussi il y a des exceptions dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les ulama ils disent euh, comme dans certains hadith le cimetière on peut pas faire la salat dans le cimetière donc c'est une exception en tant que tel le hammam Quel hammam Le lieu dans lequel on prend un bain ou bien le lieu dans lequel il y a Al-Najassat. Les ulamas aussi ils disent n'importe quel lieu dans lequel c'est un lieu qui est consacré aux poubelles et aux ordures et ainsi de suite. On fait pas la salade dans un lieu qui, qui est pareil. Mais en général, toute la terre, elle est quoi Un masjid. Ça veut dire 98% de cette terre, c'est un masjid sur lequel on peut faire la, la salade. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mentionné ça On est entré un peu dans le fuqh, c'était juste pour illustrer que le concept de masjid dans la religion d'Allah Azzawajal, ce n'est pas spécifique à ce qu'on appelle mosquée. Okay, masjid peut veut dire mosquée, mais peut veut dire au sens plus général, n'importe quel lieu qu'on va consacrer ou bien qu'on va désigner pour faire la prière. Oui S'il n'est plus fonctionnel, ça veut dire s'il n'est plus désigné comme étant un bain, oui, il peut faire la salade. Non, ça ne ça, ça, ça changerait, incha'Allah. C'est parce que les ulama, ils disent que l'interdiction du de faire la salade dans le bain... Okay. De A, c'est à cause que souvent il y a des choses qui sont en et ainsi de suite. Aussi souvent il y a quoi Que les gens se découvrent et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que que c'est interdit. Mais si dans le Urf ici, c'est le lieu en tant que tel, il n'est plus défini comme un bain. Il était un bain. Alors là, il n'y a, a pas de problème. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Vu que le prophète, comme on va le voir, le hadith bientôt, il nous a interdit de faire des tombes des masjid. Une tombe ne doit pas devenir un masjid. Alors, c'est quoi les formes ici d'une tombe qui devient un masjid Les formes interdites. Plus particulièrement, les ulamas, ils donnent des exemples. As-salatu ilayha. prier vers la tombe. Ça veut dire faire de la tombe une qibla. Vous comprenez Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'ai la qibla. Mettons la qibla. Mettons, c'est pas... Bien sûr, ici, c'est pas... C'est pas le cas, mais imaginez si la qibla elle est en face de moi, ma c'est en avant ici, et moi je vais dire la qibla est là-bas, okay. Je vais me tourner, il y a la tombe ici, je vais prier vers la tombe et vers la qibla. Ça c'est interdit, c'est haram. Okay. Allah Azawajalla, il l'a, il interdit. Le prophète sallallahu dit comme dans Sahih Muslim. وَلَا تُصَلُوا إِلَيْهَا <tombe> Lorsqu'il a parlé des tombes, il a dit ne priez pas vers les tombes dans le hadith, dans le sahih muslim La deuxième chose, ici les ulama, ils disent أَصَلَا تُعِنْدَهَا وَإِلَّمْ يُبْنَا مَسْجِد Priez devant, donc moins pire mais qui reste encore interdite c'est qui reste encore interdit en pratique, c'est de prier devant au lieu de la tombe, là où il y a une tombe ou des tombes Okay, comme dans le cimetière comme on a mentionné, il y a des hadiths là-dessus, comme on a couvert ça dans Bulugh al-Maram, on peut pas prier dans le cimetière, à l'intérieur du cimetière. Si si c'est à côté, c'est à l'extérieur. Donc souvent dans des cimetières, parfois ils vont mettre ils vont délimiter le cimetière en tant que tel, puis ils vont faire dans un autre côté du même terrain, OK Euh, un lieu pour les personnes qui, qui sont de passage ou autre chose mais qui à l'extérieur des limites du cimetière en tant que tel de lieu de de Qubour, et qui n'est pas dans le sens de Al-Qibla, il n'y a pas de mal mais à l'intérieur du terrain qui est désigné pour des tombes, là c'est interdit de faire Al-Solat. Troisième chose bien sûr c'est Bina'ul Masajid la plus grave des choses, la pire des choses c'est quoi C'est de construire un masjid Um, un mosquée ici, masjid au sens d'une mosquée sur une tombe, ça c'est la plus grave des choses, okay, c'est la plus grave des choses, encore une fois ça existe, vous le savez dans plusieurs pays musulmans, il y a des mosquées qui contiennent des tombes, il y a des mosquées qui contiennent des tombes, les ulama, ils parlent de cela, ils disent ils disent on ne peut pas faire la salat dans un tel masjid ok, masjid qui contient une tombe, que la tombe soit dans le sens de la Qibla ou qu'elle soit pas dans le sens de la Qibla. Il y a certains ulama qui sont plus permissifs si la, le, si la tombe n'est pas dans le sens de la Qibla, ça veut dire si elle n'est pas en avant, comprenez Donc, si la tombe elle est en avant, direction de la Qibla, c'est interdit, c'est certain. Si elle est ailleurs dans le masjid, pas dans la direction de la Qibla, alors... La bonne opinion c'est que c'est interdit aussi Même s'il y a des ulamas qui sont plus permissifs dans pour, cette, pour ce cas là Il y a une autre opinion des ulamas Ils disent Si, si le qabr s'il attend N'est pas dans le sens de la qibla qu'on peut faire la salade Mais en général comme on a mentionné Ce n'est pas une pratique à faire Et il faut s'éloigner de ce genre de place là Parce que comme on a mentionné Il y a cette grande subha ici wa Alors, Les hadiths maintenant Bien sûr, on a essayé de faire la synthèse avant de mentionner le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith authentique, dans le hadith, euh, al-sahih, rapporté par Bukhari, ainsi que par Muslim, musulman, « Anna umma salama, dhakarat li rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallama, kanisa ten ra'atha bi ardi l'habacha. »« Ummu salama, radiyallahu ta'ala, anha l'épouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait fait la hijra vers la Habasha. on va le voir dans Syrah, Il y a la hijra vers la Habasha. Ok, Habasha c'est aujourd'hui connu comme étant l'Éthiopie et certaines. C'est pas nécessairement les mêmes frontières de l'Éthiopie exacte, mais c'est environ cette place là. Donc, qui s'appelait la Habasha dans le temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le sait qu'il y a des Sahaba qui ont fait la hijra. Ils ont émigré vers la Habasha lorsqu'ils étaient persécutés à la Mecque, lorsque les croyants étaient persécutés avec Rasulullah wasallam avant la grande hijra vers Al-Madinah. Donc, Ummou Salama, elle n'était pas, pas encore épouse du prophète wasallam, elle avait fait la hijra vers Al-Habasha. Donc, là, plusieurs années plus tard, vers le Madinah, lorsqu'elle est maintenant l'épouse du prophète wasallam, elle raconte à Rasulullah wasallam que lorsqu'elle était quelques années avant dans Al-Habasha, elle a vu une grande église, Kaniyissatam, Où m'affièrent-ils nos sourds et ce qu'il y avait à l'intérieur? Ça veut dire les formes, et les statues, et des images et ainsi de suite, de la décoration, mais des formes, des formes humaines, comme on le sait tous. On sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des églises à travers le monde. Donc déjà on peut imaginer, on peut imaginer ce genre de statues et ainsi de suite. Il dit: alayhi Allez, salatul salih. Qu'est-ce que le prophète Sallallahu alaihi wa sallam a dit? Oulâ ikâ idâ maffihi murrâjûl as-salih ou ilâ abd as-salih. Bâno 'ala qabrhi masjidan ça c'est des gens que leur pratique c'est quoi leur pratique il dit salam, que lorsque quelqu'un de pieux chez eux, il meurt, il décède ils vont construire sur sa tombe un masjid est-ce qu'ils ont construit une mosquée ces gens là est-ce qu'ils avaient construit une mosquée non L église, c'est pas une mosquée On comprend Mais là, on peut voir que le prophète Sa'asmin a utilisé le mot quoi Masjid, pour faire référence à une église. Donc, même l'église, on en l'appelle, entre guillemets, un masjid. Mawdi'u sujoud ou bien mawdi'u salat. Ça ne veut pas dire que c'est le masjid dans lequel nous, on prie, on fait la salat. C'est pour dire que n'importe quel lieu qu'on consacre pour la prière, n'importe quelle prière, il s'appelle... « Masjid » c'est pas nécessairement « C'est le bon masjid » Vous comprenez Donc ici c'est le sens quoi, linguistique du mot « Ma'ana al-lourawi » Après ça il dit « Wa-sawwaru fihi tilka suwar » Et en plus de cela ils vont concevoir ce genre de formes et de statues et de décors qui représentent ici la figure humaine de cette personne-là de ce saint qui est décédé ou autre chose de cette personne pieuse qui était décédée ou autre chose Il dit « Ça, c'est les pires des créatures auprès d'Allah. Comprenez? Pourquoi? Parce qu'il font de quelqu'un qui est pieux, il lui donne une autre image, ils font de lui une divinité, un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. De un, et de deux, ils vont construire tout un rituel autour, même une représentation physique qui va être une fitna pour les gens, qui va attirer les gens parce que les gens vont... Encore une fois, avec le temps, vont confondre cela avec la religion dans l'Arzah. Ils vont dire Eh bien, c'est dans cette place-là qu'il faut prier Dieu. C'est comme ça qu'il faut prier Dieu. On se rapproche de Dieu à, à, à travers ce genre de saint. Et ainsi de suite. Ces gens-là, ils ont quoi Rassemblé, combiné les deux fitnas la fitna des tombes ainsi que la fitna des Qu'est-ce qu'il y a Les temples, et les, les statues, les idoles. Les formes. Donc les temples et les formes. Que certaines personnes adorent des temples, d'autres personnes adorent des, des formes, des idoles, ainsi de suite. Donc là, c'est les deux ensemble. Comme il a mentionné, alayhi salatu wa. Assalam. Euh, wa lahouma anadq hadith aussi qui est dans sahih al-bukhari ainsi que sahih muslim lama nuzila bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafiq yatrah khamisa lahu ala wajhihi fa idha igtamma biha kashafaha qala wa huwa dhalik lorsque le prophète sallallahu ça c'est au tout dernier instant du prophète ça nous donne ici quoi Euh, une indication de l'importance de la gravité de la chose. Le prophète sallallahu lors des derniers instants de sa vie, il ne parle que des choses les plus importantes qu'il laisse ici comme rappel à sa umma alayhi Et il était mourant alayhi il était souffrant, c'est une souffrance, l'agonie de la mort juste avant la mort. Alors il, il, il avait alayhi sallatu une khamisa, un morceau de tissu sur son visage qu'il se couvrait avec. Et à chaque fois qu'il était étouffé, il pouvait plus respirer, il l'enlevait. Puis après ça, il le mettait sur son visage, encore une fois, et ainsi de suite. Et avec toutes ses souffrances, il a dit, والسلام, il a maudit les gens du livre. Après ça, il a dit, Pourquoi est-ce qu'il les a maudit? Parce qu'ils ont fait des tombes de leurs prophètes des masajids. comprenez Ils ont fait des tombes de leurs prophètes des masajids. Pourquoi vous pensez que le prophète Sarasim, il a parlé de ça à cet instant. Parce qu'on ne fasse pas, pour que sa Ouma ne fasse pas ça avec sa tombe à lui, à lui, à l'aïssalat, à Donc là, il pense Vu qu'il sait que ça, c'est sa mort, il pense à sa tombe et il ne veut pas que sa umma fasse de sa tombe à lui, un masjid, un lieu de recueillement ou de prière ou d'invocation ou de salat ou autre chose. Comme il dit ici, le Rawi le narrateur et le hadith, comme on l'a mentionné, dans le Sahih Bukhari, Sahih Muslim, « ma sana'u », le prophète il avertissait les gens pour qu'ils ne fassent pas la même erreur après ça il a dit ou bien, il dit le narrateur wala la dhalika ubriz qabruhu ghayra annahu khushiya an yutakhadha masjidan que si ce n'était pas pour cette raison là et eh bien les sahaba ils auraient construit le qabr la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'était pas pour ça le prophète sallam c'est lui personnellement qui a interdit de le faire alayhi salat wa salam la obriz qabruhu ay la dufina kharij baytihi si c'est n'était pas pour cette interdiction les sahaba radiyallahu ta'ala anhum aurait enterré le prophète sallallahu à l'extérieur okay? mais pourquoi est-ce qu'ils est l'a enterré dans la hudjura d'Aïcha radiyallahu ta'ala à l'intérieur pour qu'il soit quoi protéger la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que personne, pour que ce ne soit pas en quelque sorte dans le domaine public. Sinon les gens ils vont dire on va faire telle chose et telle chose et telle chose. Non, c'était à l'intérieur de, euh, de sa chambre alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans la euh, hudra de Aisha radiallahu ta'ala wa li muslimin vais-je voir la tombe non. On va parler plus tard en aussi de la tombe du prophète sallallahu alaihi wasallam. Il y a quelques détails à mentionner chez Allah subhanahu wa taala. Dans Sahih Muslim aussi, hadith authentique dans Sahih Muslim, il dit le prophète alayhi alaihi wasallam, "Avant qu'il ne meure, Cinq jours avant de mourir, de décéder Alayhi Salatou Salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil, fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Wa law kuntum mutakhhidan min ummati khalilan, latakhadhhtu Aba Bakr khalila. Ilayhi Salam, je me dissocie de tout celui qui prétend être mon Khalil, khalil. C'est quoi Khalil? Khalil c'est l'ami intime, c'est l'unique. Tu as un, tu peux avoir seulement un seul Khalil. Le sens du Khalil dans la langue arabe c'est il y a un, il y a pas deux Khalil. Tu peux pas avoir deux Khalil. Ok? C'est la personne la plus proche de toi. Alors il dit Allahu Akbar ou il Allah. Je me dis aussi de toute, toute prétention ou tout quelqu'un qui va dire tel il est le Khalil de Rasoulullah صلى alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il dit le prophète Allahumma je suis le Khalil d'Allah subhanahu wa taala. Tout comme Ibrahim alayhi salam. Ok, les deux prophètes qui ont la khulla. Ibrahim alayhi salam ainsi que Muhammad alayhi wa salam. Il dit alayhi si salam. si je pouvais prendre un Khalil de ma humma, ça serait Abu Bakr. Mais même Abu Bakr, il n'est pas mon mon Khalil donc remarquant ici encore une fois cinq jours avant sa mort alayhi peut-être que la raison pour laquelle le prophète SAS mit la fait référence à cela c'est pour que après sa mort il y a personne qui dit que ah lui c'est l'unique lui c'est oui on sait que Abu Bakr c'est le meilleur des sahaba et que après lui il y a Omar qu'après après ça il y a Othman après ça il y a Ali mais avec toute la grandeur que les sahaba ils ont il y a ann Nul qui va prétendre qu'il y a quelqu'un de spécial à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissé une place bien particulière. C'est lui le représentant, c'est lui qui va hériter du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez, ça n'existe pas. Que En général, tous les autres sahaba sont, sont égaux de façon relative en tant que compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y a des distinctions bien sûr dans leur rang d'importance Entre eux, c'est qui le meilleur des Sahaba Mais il y a personne qui passe à une autre étape ici, l'étape de Al-Khullah, ok Le meilleur qu'ils peuvent atteindre, c'est le niveau ici, le degré, le statut de Sohbah, d'être un compagnon de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il dit, alayhi sallatu wasallam, Allah, wa inna man kana qablakum kanu yattachiduna qubura anbiya'ihim masajid. Allah, falatatachidu lqubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Et écoutez bien, il dit, les nations avant vous faisaient des temples de leurs prophètes, des masjids. Alors, je vous interdis de faire de ma temple un masjid. Il l'interdit de façon explicite, comme dans le hadith, encore une fois, rapporté ici par l'imam. « Muslim, alayhi rahmatullahi » Et dans une autre narration que les gens avant vous, les nations avant vous, ils faisaient des temples de leurs prophètes et de leurs pieux. Ok, Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les deux choses, alayhi wa Un autre hadith aussi, c'est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. بِسَنَدٍ جَيِّدٍ Avec une bonne chaîne de narration que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدِلِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَا wa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam parmi les pires des gens parmi les pires êtres humains ceux qui vont être en vie lors de السَّاعَة ceux qui vont être témoins de la fin des temps de la fin de ce monde les derniers êtres humains qui vont être vivants sur cette terre C'est parmi les pires des personnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min shirari al-khalq. Pourquoi quelqu'un va dire c'est parce que Allah azza comme dans un hadith dans Sahih Muslim que Allah subhanahu wa ta'ala il va envoyer avant la fin des temps rihan barida min qibali ash Allah azza wa jall il va envoyer avant la fin des temps juste avant la fin des temps un vent Un vent de fraîcheur ici qui va sortir du levant de Hachem et qui va se répandre à travers cette terre et qui va prendre l'âme de tout celui qui a une graine de foi, de Iman dans son cœur. Comprenez Tous les mu'mini, même celui qui a un peu de Iman, il va mourir. Allah Azzawají va prendre son âme avec ce, avec ce vent de fraîcheur qu'Allah Azzawajah va répandre sur cette terre. Alors, qui va rester pour témoigner de ahouel, des grands événements effrayants de la fin des temps Ça, c'est juste avant. Okay, on ne parle pas ici du temps de Dajjal et ainsi de suite. Non, c'est vraiment après, après, après, à la fin alors Allah Azza wa il ne va garder sur cette terre que les pires des créatures donc ça c'est un et aussi il dit qui sont aussi les pires des gens et ceux qui font des tombes des masajides ça veut dire des lieux de prière des lieux de salat okay? donc les hadiths de Rasulullah sont très clairs là dessus sur le danger et l'interdiction de faire et de prendre des euh, des lieux comme ça comme les tombes et les cimetières de faire de ça des de faire de ça des lieux de recueillement de rapprochement dans de la zone de, d'ibadat et ainsi de suite que en islam les tombes bien sûr de un c'est la demeure des morts ça a une raison d'être c'est la demeure des morts ça c'est ça c'est leur place du moins dans la dimension que nous on peut voir dans la dunya, même si bien sûr auprès d'Allah, ils sont dans la vie intermédiaire de Al-Barzakh, mais la place des tombes en islam pour les vivants, c'est quoi C'est les simples visites qui sont légères et qui sont brèves pour faire dua et pour se rappeler de l'akhirah, pour faire dua, ça veut dire pour le défunt, pour l'amwate, pour les morts, pour se rappeler de l'akhirah et après ça, en sortir. Donc ce n'est pas une place dans laquelle on passe du temps et on va faire ibadah d'Allah Azzawajal ou autre chose. Il y a une question Le à est-ce que c'est de les oui, well Je dois chercher, je veux chercher, je veux ramener la réponse. Fika Barakala. on va aller ça en on va aller ça bini la subhanahu wa ta'ala طيب continue un peu un peu euh, avec quelques autres textes inshallah sur la question de la vénération نتيجة الغلو في قبور الصالحين بزيادة تعظيمها عبادتها من دون الله عز وجل on a parlé de ça un point ici important qui a mentionné c'est Uh, إذَا عُبِدَتْ سُمِّيَتْ أَوْثَانًا وَلَوْ كَانَتْ قُبُورَ الصَّالِحِينَ Que dès que des tombes sont vénérées sont adorés, إذَا عُبِدَتْ, une tombe il y a des gens qui adorent cette temple qu'il a pris, à partir de ce moment, on l'appelle un وَثَن. On a déjà parlé du mot avant cela. C'est quoi C'est idole. Ok même si c'est la tombe de quelqu'un qui est pieux. donc si quelqu'un est pieux est enterré à l'intérieur et que les gens adorent cette tombe, la tombe en tant que telle on va l'appeler quoi? idole c'est pas la faute du pieux. lui il est auprès dans l'art n'est pas de sa faute lui ta comprenez il se dissocie de. Eux, Mais la réalité que cette tombe-là, elle s'appelle un wafan. Comme on va voir le hadith maintenant. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa nous a interdit aussi de construire sur les tombes. Faire une construction ici. Construire et bien décorer la tombe et ainsi de suite. Ça, c'est interdit dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith authentique apporté par l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ainsi qu'Ahmad, alayhi rahmatullahi ta'ala. La narration d'Ahmad est plus authentique. Il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ista'd avant cela il a interdit mais dans ce hadith le prophète وسلم, il interdit pas il fait un dua. Il dit Allah ne fais pas de ma tombe un idole et par les gens il demande à Allah Parce qu'il veut pas voir ça, Après ça, il dit, alayhi salatu wasalam, « La colère d'Allah, Azza wa est très grande sur un peuple ou sur des nations qui ont fait des tombes de leurs prophètes des masajids. » comprenez Alors, si celui qui fait, imaginez, si Allah, Azza wa est très en colère contre celui qui fait de la tombe d'un prophète, un masjid un prophète que dire de celui qui fait masjid une tombe de quelqu'un qui n'est même pas un prophète Vous comprenez prophète ici même si la chouba elle est un, on va pas dire elle est très grande parce que le tawhid il est clair mais la chouba elle est plus présente quelqu'un va dire mais ça c'est un prophète d'Allah la wa c'est il doit avoir quelque chose de spécial proche de sa tombe il faut il faut le prier il faut lui demander ainsi de suite même avec ça bien sûr L'Arzachel, il est très en colère sur des nations comme ça et sur des peuples comme ça. C'est parce que, encore une fois, le problème ici, c'est quoi Qui pourrait nous dire C'est quoi le mot, le mot, le mot clé avec lequel on avait commencé Le Donc ça c'est la porte, ok, donc pour tout il y a d'autres formes de shir qu'on va voir après, de kofre et ainsi de suite, comme le seher, la magie et ainsi de suite, mais là on est dans, plus particulièrement dans le domaine du relou ici, de l'extrémisme, l'excès de dans l'attachement aux personnes pieuses, même si c'est les prophètes. Abiyya alayhim, as-salam, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Youqhadou mina al De ce hadith aussi, on apprend de tous ces hadith qu'on est en train de voir, l'interdiction qu'elle n'est pas seulement en passant spécifique, juste au temple. Tatabu'ul-Athar, okay? c'est quoi tatabu'ul-Athar Suivre les traces des Salihin, des pieux ou des prophètes. Quelqu'un va dire... Mon père, il était pieux et il faisait toujours la salate à telle place ici. Mon père s'arrêtait souvent pour faire la salate ici. Notre cher, il faisait salate là-bas. OK Ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit Qui pourrait nous rappeler c'est quoi la logique derrière Oui il y a pas de preuve donc là déjà je suis en train d'accord qu'est-ce que qu'est-ce que j'assume pourquoi je fais la salat ici et pas là-bas pourquoi je suis en train d'assumer ici ou faire impression que cette place elle a une bénédiction bien particulière alors que je n'ai pas de preuve il y a pas de dalil takalluf j'ai inventé quelque chose qui qui me permet de dire que la bénédiction elle est là et elle n'est pas là-bas comprenez quoi aussi C'est une forme de relou. Comme on a mentionné, le, le relou, il est mauvais parce qu'il est mauvais en tant que tel. Le prophète Salah, nous a dit que le relou, il est mauvais, c'est l'extrémisme. Et aussi parce que ça ouvre la porte vers des interprétations qui vont doucement, doucement, doucement, doucement se rapprocher des bidats qui sont plus graves et doucement, doucement, doucement vers le shirk billahi subhanahu wa ta'ala. Comprenez Si les gens me voient, je choisis toujours de prier là-bas, dans cette place. Pourquoi tu pries là-bas parce que mon cher, j'ai toujours la prière ici. Ça me rappelle de lui quand je prie là-bas, j'ai plus de khoshou. Si je vous dis ça, si je dis ça à 50 personnes, pensez-vous qu'il va y avoir des gens parmi ces 50 personnes qui vont tenter de faire la même chose S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Il y a plus de khoshou là-bas, il y a plus de hadr, OK Et là avec le temps, avec les temps, bien les gens ils vont même perdre l'histoire originale. Qu'est-ce qui justifie cela Mais les gens ils vont croire que là-bas il y a quelque chose de de particulier de sacré, ainsi de suite et que ce soit quand connaisse l'histoire c'est rolou fi c'est une c'est un excès de zèle pour la paix, pour mon cher mettons ici fictif ou si on connaît pas l'histoire c'est l'excès de zèle pour le lieu en tant que tel OK donc la moins le moindre mal ici c'est qu'on est entré dans les bid'a dans les innovations plus grave c'est que ça peut mener vers le shirk billah subhanahu wa ta'ala oui e euh, oui la même chose sauf si c'est justifié OK j'ai plus de khushou pourquoi est-ce que j'ai plus de khushou il y a des masajid dans lesquels plus de khushou parce que c'est plus calme parce que le imam c'est un qari connaît bien le Coran connaît bien les qu'il okay? applique la sunna du prophète عليه الصلاة normal il y a pas de problème J'ai plus de repos, c'est parce que à l'extérieur des salawat, il y a moins de monde, donc j'aime être tout seul, lire le Coran. Il y a pas de mal, comprenez. Mais si dès qu'on essaye d'accorder quelque chose ici de super, euh, comment on peut dire, superstitieux, quelque chose de quelque chose d'abstrait, ok, j'essaie de trouver une certaine interprétation, encore une fois, parce que il euh, y a tel groupe qui venait parce qu'il y a telle personne parce que mon père ainsi de suite alors là on se rapproche non. wallahu alam. oui le même que c'est bon ولا نعلم ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد القبور la seule exception ici la seule chouba qui se tient C'est celle très fameuse d'Ibn Umar. Abdullah ibn Umar, le fils d'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anuhum. Ça dit que, lui, il se rappelait de quelques endroits particuliers dans lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa faisait la salate lors de son voyage. Vous comprenez, le prophète, sallallahu alayhi wa parfois, il s'arrêtait et il faisait la salate lors du voyage. Et là, ibn Umar, il se rappelait de quelques endroits particuliers prophète sallallahu il s'est arrêté à tel endroit alors il s'arrêtait et il faisait la salade comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa ça c'est le plus fort pseudo d'alil que quelqu'un pourrait trouver pour par contre de un ce que abdallah ibn Omar il faisait ça n'a rien à voir avec ce que les gens ils font qui vénèrent les tombes ou les pieux ou autre chose ok Tout ce que Abdullah ibn Umar faisait, c'est qu'il aimait faire la salade là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la salade. Number one. Number two, c'est relié à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même si quelqu'un va dire, je vais faire comme Ibn Umar, il m'en d'alil, c'est Ibn Omar, Ben, Ibn Omar il l'a fait pour pour des salades de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est quelqu'un à suivre. La qad kana la confie Rasulillahi uswatun. Hasana donc là il y a une forme d'interprétation possible même si c'est une interprétation qui est faible mais les pieux tel pieux tel cheikh ou est-ce qu'il a fait la salat c'est pas un modèle à suivre c'est pas un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala OK la troisième chose c'est que ils disent il y a personne qui a fait ça parmi les sahaba à part ibn Omar Tous les autres sahaba n'ont pas fait une telle pratique au contraire le père de Ibn Omar qui Omar Ibn Al Khattab qui est une référence plus grande que son fils que Ibn Omar c'est très connu que lorsqu'il était al khalifa on a parlé de ça déjà lors de Dhat Anwat qu'il ordonnait, il a ordonné entre autres de couper l'arbre sous lequel il y avait quoi L'allégeance, la beya du prophète sallallahu alayhi wasallam, Lorsqu'il a remarqué qu'il y avait des gens qui s'attachaient à cet arbre, qui voulaient faire la salat, l'ail, ainsi de suite, il a ordonné qu'on le coupe pour qu'il ne devienne pas un masjid, un lieu de recueillement, un lieu de prière qui, à la longue, va devenir vénéré par les gens. Vous comprenez Donc ici, de un interprétation OK si on accepte le fait de Ibn Omar si on l'approuve eh bien il a une limite bien particulière celle de juste faire la salat à des endroits précis de 1 et de 2 c'est relié à rasoulullah sallalahu alayhi wa sallam Ibn Omar il cherchait pas les lieux où son père Omar il faisait la salat ou Abu Bakr il faisait la salat c'était particulièrement pour rasoulullah sallalahu alayhi wa sallam et en plus de ça même le fait de Ibn Omar Eh bien, il est faible, c'est parce que il y a personne d'autre des Sahaba qui l'en fait. De un et de deux, son propre père, comme on a mentionné, il a donné indication que non, ça c'est pas le genre de de choses auxquelles il faut accorder de l'importance. Les places dans lesquelles la Rasoolullah sasmi a fait ou autre chose. Bien sûr, on parle ici des sauf si le Prophète sasmi a explicitement dit. Il a dit à l'essence telle place, ok. « J'aime faire la salat ici parce que c'est important. » Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa il avait l'habitude de le faire ouvertement comme pour Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa il partait pour faire salat masjid Quba à chaque semaine. Ça c'est normal, ça devient quoi une sunna Ça on le connaît, ça va avec les règles de usul al-fiqh et de la bonne compréhension des textes de la religion d'Allah subhanahu wa taala. sallam. La question maintenant ici de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa c'est une chouba qui revient souvent. Il y a des gens qui disent mais regardez la tombe du prophète Salam elle est à l'intérieur de son masjid aujourd'hui si on va dans le mosquée du prophète le qabr il est à l'intérieur du du mosquée ils vont dire du moins alors pourquoi vous dites que c'est que c'est interdit les ulama ils ont répondu à cela première chose le prophète Lam yudfan fi al Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans le masjid. Les hudurat du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas le masjid. Lors du temps de sahaba et lors du temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est demeure à lui les fameuses hudurat ne faisaient pas partie de al-masjid. Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que ça faisait partie de masjid. Il y a aucun des sahaba qui a compris que ça faisait partie de al-masjid. C'est juste que lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam de 1, la Médine était beaucoup plus petite que ce qu'elle est maintenant de un, et de deux aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui a bâti ses propres hudurats proches du masjid pour qu'il puisse être toujours présent et rapidement dans le masjid pour diriger la salat et parler de croyants et faire ses serments et ses khotab et ses rappels sallam, et ainsi de suite, ok mais lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout, ce que, tout celui qui a lu la syrah du début jusqu'à la fin comprend très bien que les hudurats s'est séparé du masjid, comprenez donc un rapprochement physique n'est pas n'est pas interdit. Pas de problème avec le rapprochement physique. On l'a dit tout à l'heure, même dans nos jours, s'il y a un cimetière ici, et qu'à quelques mètres, il y a un masjid, un musalla, si c'est clairement défini, légalement, entre guillemets, que ça c'est le terrain du cimetière, ça c'est le terrain du masjid, deux propriétés différentes, ce n'est pas un mêlé, il n'y a, a pas de problème ici. Comprenez donc On n'a pas mêlé la maqbara avec le masjid. La même chose ici. Le prophète sallallahu alayhi a été enterré dans sa hujra alayhi wa sallam. Même si elle est proche du masjid. Mais elle ne fait pas partie du masjid. C'est la première chose. Deuxième chose. Le masjid n'a pas été bâti sur la tombe du prophète sallallahu Le masjid du prophète sallallahu alayhi a été bâti quand Lors de sa vie alayhi wa sallam. Logique. De ce fait, le point de référence n'était pas la tombe. Le masjid n'a pas été construit pour qu'il soit sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien à voir avec. Troisième chose. C'est à quel point que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été inclus dans le masjid. C'était pas dans du temps de sahaba des compagnons. C'était bien après cela environ 80 années après le le, le décès du prophète sallalahu alayhi wa sallam plus particulièrement l'année 94 de l'hijra c'est l'un des des dirigeants bien des califes khilafat al-Walid de l'Walid ibn Abdil malik lui il a fait l'extension un élargissement un projet d'élargissement du Masjid An-Nabawi et lui il a fait quoi il a fait cet élargissement là qui a inclus après cela la hujra du prophète sallallahu dans laquelle il est enterré alayhi salat wa assalam, et même avec cela il y a des grands ulama de tabe'in comme Saïd ibn al-Musayyib qui était contre qui se sont opposés à cette idée là d'élargir de ce côté de du côté de la hujra du prophète sallam, et de l'inclure à l'intérieur du du masjid et la quatrième chose aussi est ليس في المسجد حتى بعد ادخاله لانه في حجره مستقله عن المسجد depuis ce temps et même jusqu'à aujourd'hui la tombe du prophète sahab ne fait pas partie de le masjid comprenez même lorsque le walid il a inclus la hudra il a fait regardez ça c'est le Ça ah, c'est la tombe du prophète. Ça c'est la hujra qui contient la tombe du prophète. Ça c'est le masjid Nabawi. Lui l'a fait il a fait l'élargissement qui a inclus la hujra, mais il n'a pas quoi Il n'a pas inclus la tombe et la hujra en tant que telle dans le masjid. La hujra jusqu'à aujourd'hui elle est séparée. Il y a personne qui rentre à l'intérieur s'il n'y a pas d'espace pour faire la salat. Vous comprenez Donc Son idée, son but à lui, c'était de faire Al-Tawsi'ah. C'était d'élargir le masjid. Bien sûr, les ulama, comme on a mentionné, même Tabirin, dans son temps à lui, ils se sont opposés à, à ce plan d'élargissement bien particulier de cette façon-là qui inclurait Al-Hudra. Mais il l'a fait quand même, ce qui ne veut pas dire que c'est une pratique qui a été approuvée par les ulama. Alors, une autre chouba qui sort après cela, c'est alors pourquoi est-ce que c'est resté comme ça à travers l'histoire ok? Et on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah, pour la dôme aussi, pour euh, pour Al-Qubba. Il y a des pratiques qui ne sont pas les meilleures pratiques, mais les changer après ça, ça devient quoi Fitna, ça devient trop sensible. Le plus que le temps passe, le plus que ça ça, ça vient, ça commence à devenir quoi Difficile. Et rappelez-vous que ça c'est même pour le prophète Ali lui-même qui pourrait nous donner un exemple de sirah qu'on a étudié dans sirah. La Kaaba, Ka n'est-ce pas le prophète SAS voulait quoi il aurait aimé reconstruire la Kaaba, i'adat bina Kaaba sur les fondations de Ibrahim alayhi une construction plus plus exacte idéalement. Mais le prophète SAS il l'a pas fait pourquoi Hadith hadith parce que son peuple à lui, même les croyants, eh bien, ils étaient encore proches de l'jahiliya. Et pour eux, même si Rasulullah s-lui-même, il va ordonner de détruire le Kaaba et de la reconstruire, il y a des personnes qui vont prendre ça très, très, très, très, très mal. Vous comprenez. Alors la même chose, si quelqu'un, il veut dire, moi je suis un calife ou je suis un dirigeant ou autre chose, qui suit la Sunnah et je veux juste euh, Je veux juste ahmeluna raviver la Sunna et faire les choses de la façon la plus meilleure. Alors Jordan de détruire le masjid, l'ancienne construction de le masjid et de remettre la Hudra toute seule de côté. Ok, ça va être une fitna pour, ça va être une grande fitna pour plusieurs personnes. Il dit, il détruit, c'est comme ça que les gens vont interpréter. Il détruit le masjid de Rasoolulla, sallallahu alaihi wasallam. Ok, ou bien il n'aime pas Rasoolulla, sallallahu alaihi wasallam. Il veut faire sortir sa tombe à l'extérieur pour qu'elle soit mal protégée. Ou je ne sais pas quoi. Ok, donc c'est pas une justification de la chose. rasoulullah <mère> sallallahu. Les hadiths du prophète sont très clairs sur la question ici de des tombes dans les masjids ou bien de prier autour des tombes et devant les tombes et autre chose et d'en faire des lieux de recueillement, incluant les tombes des prophètes. Les hadiths sont extrêmement clairs d'un côté, on les a mentionnés, et d'un autre côté aussi les hadiths sont extrêmement hautement authentique, Bukhari, Muslim pour la partie majeure de ces de ces hadiths. Alors après ça, ça c'est une erreur, ok, fréquente, c'est les gens qui utilisent des faits historiques pour justifier et dire mais dans l'histoire de l'islam, ça ça a été fait. L'histoire n'est pas une preuve. Si vous étiez présent lors de Osulfer notre euh, notre séminaire sur Solfirak les fondements de la législation dans les quatre madhahib dans les quatre madhahib il n'y a aucun savant de l'islam il n'y a aucun juriste de l'islam qui a dit que les faits historiques étaient un délile dans la religion ça n'existe pas Vous comprenez ça n'existe pas du tout c'est même c'est même pas un délit mortel fihi c'est même pas un délile qui fait la divergence C'est même pas un délit qui est faible, c'est juste pas un délit. L'histoire tel calife, les musulmans ils ont fait à tel à tel siècle autre chose. Ok, on comprend que les décisions politiques souvent c'est une question de pouvoir, celui qui est à la fin c'est pas une question de vérité, de hak. c'est une question de de pouvoir, celui qui peut faire, et ça arrive souvent, même dans l'islam, même à travers l'histoire de l'islam, qu'il y a des califes qui veulent faire des choses, même contre le gré, et contre l'opinion des grands ulama, et que même parfois, ils vont emprisonner des ulama qui s'opposent, et, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas un dalile en tant que tel. Et l'imam San'ani, il nous parle la même chose ici, de l'erreur de la dôme. C'est la dôme ou le dom La dôme le dom le, dôme. le dôme. donc du dom ça veut dire verte qui est au dessus du lieu de la hudra du prophète et de sa tombe l'imam ta'ala il nous dit que ça ce n'est pas une pratique encore une fois justifiée par l'islam par les textes C'est pas les sahaba qui l'ont fait, c'est pas les tabi'in, c'est pas les ulama que ça c'était lors de l'un des euh l'un des rois des Mamlouks, ok, du règne des Mamlouks, qui s'appelle Qalaoun al-Salih, qui on appelle aussi, qui a comme titre le Malik al-Mansour, et ça c'était à l'année 678 de l'islam. Donc pendant presque six siècles, ce nom-là n'existait pas sur la tombe du prophète. alayhi sallalahu wa salam Mais certains ulamas, ils ont mentionné encore une fois que ça c'est un peu aspect histoire, bien sûr, c'est pas c'est pas super important et pertinent pour nous à laquelle il fait et certains ulama ils ont mentionné que lui il avait fait des conquêtes ok il avait fait des guerres contre euh, contre comment on appelle ça subhanallah euh, le, le mot m'échappe En tout cas, il est parti Ficham mais ainsi de suite. Et il a vu ce que les chrétiens, ce que les autres religions, comment ce qu'ils décoraient leur, leur place, leur lieu de culte et ainsi de suite. Il voulait faire la même chose pour la tombe du prophète. A. Encore une fois, Pourquoi est-ce que personne après ça ne dit que ça c'est une bid'a, il faut enlever, c'est un mal Encore une fois, lorsque ça devient une pratique et que ça devient très sensible de la changer, ça peut faire une grande fitna pour les gens et diviser les croyants et ainsi et ainsi de suite. Alors le premier qui l'a fait, il en est responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِبْنِ uh, جَرِيرُ uh, بِسَنَدِهِ عَنْ سُفِيَانْ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ مُجَاهِدْ إِبْنِ جَبْرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرَأَيْتُمُ اللَّهَ تَوَالْعُزَّةِ Alors, c'est quoi cette histoire-là de Allat et de Al-Uzza Deux des divinités, des idoles qui existaient chez les Arabes dans Al-Jahiliya. Alors, Mujahid, il dit qu'Allat, c'était quelqu'un, c'était un homme. Selon l'opinion de l'un des ulamas de tafsir, Mujahid, qui est l'étudiant du cousin du prophète Salah Hassan Ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il dit Mujahid Ibn Jabr Il dit qu'Allat... Ça vient de Yaluttu, yaluttu quelqu'un qui préparait quelque chose qui s'appelle Sawir, une forme de nourriture. C'était quelqu'un de généreux. Avant, l'Islam, dans le Jahiliya. il faisait cette nourriture pour les pèlerins, ok, de généreux. Imaginez quelqu'un qui est au service des pèlerins. Alors c'est quelque chose de très noble. Lorsqu'il est mort, qu'est-ce que les gens ont fait Ils l'ont pris comme idole et ils ont fait, ils ont fait de, de sa tombe en quelque sorte ou bien de sa tombe et de sang et, de, et du statut qu'ils ont fait pour lui, ils ont fait de ça un lieu de, recue, de recueillement et c'est devenu l'une de leurs divinités comme ils disent les ulama ici. وعد ابن عباس الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج اوكي شو حديث ليله important surtout pour les sœurs, ici. Du prophet, عليه الصلاه والسلام ابن عباس رضي الله عنه عنه عنهما vous avez probablement entendu parler de ce رسول الله الله C'est quoi la la'na? Malédiction. Ok, la malédiction. Ça veut dire que la colère d'Allah Azawajel soit sur. Première chose ici. Zairat il qubur. Zairat. Ça parle ici, c'est au féminin. Zairat. Zairat. Ça vient de al-ziyara, la visite. que celles qui font la visite des tombes. Ok. Alors, les uléma il diverge sur la question de est-ce que la femme, elle visite les tombes ou bien elle visite pas les tombes. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette question et on va, incha'Allah, en parler maintenant. Le hadith en tant que tel, certains ulamas l'ont authentifié, mais d'autres ulamas, comme l'Albani, il a dit que cette, euh, comment on peut dire ça, cette riwaye, cette formulation du hadith, elle est faible. Zairat Parce que c'est quoi Za'irat al-Qubur Celles qui font la ziyara, celle qui visitent les temples. Si le hadith il est authentique avec cette forme-là, on va dire quoi La femme c'est interdit pour elle de visiter les les tombes. Sauf que plusieurs uléma, comme l'Albani, ils disent non non. Ils disent cette cela voilà cette narration elle est faible. La narration qui est authentique, elle dit Za'irat. Il y a une différence entre les deux zairat celles qui visitent les temps Zawarat, صيغه مبالغه celles qui visitent beaucoup les temps celles qui sont toujours en train de visiter les temps comprenez donc là l'interdiction la malédiction elle n'est pas pour la visite des temps elle est pourquoi la fréquence et l'attachement OK parce que cette fréquence là soit comme on a avancé tout à l'heure soit Quel est signe d'un attachement Une femme qui à chaque jour elle vient voir les tombes, elle passe deux deux heures dans la tombe chaque jour, chaque jour. Soit c'est un signe d'attachement ou ça crée un attachement. Comprenez, même s'il n'y a pas l'attachement, mais le simple fait de venir de façon très fréquente à la tombe, de passer beaucoup de temps autour des tombes, qu'est-ce que ça crée ici Un un attachement. Voilà. طيب. قال العلماء حكم زیارة النساء لقبور. Ici, aspect juriste. Aspect juridiction, plutôt. Aspect, donc, الفقه. Première opinion. Euh, il y a les ulamas qui disent que la, la visite des femmes, les femmes qui visitent les temples, que ça, c'est mustahab, que c'est souhaitable. Ça, c'est l'opinion des Hanafis, des Malikis, ainsi qu'une riwaye, une narration des, des Hanbalis. OK et c'est l'opinion aussi encore une fois de l'Albani comme on l'a mentionné pourquoi elle dit c'est مستحب pourquoi c'est souhaitable pour les femmes de visiter les tombes parce que c'est c'est le cas même pour les hommes comme on a mentionné tout à l'heure le prophète sallalahu alayhi wa sallam dit visitez les tombes parce que ça vous rappelle l'akhirah, l'au-delà donc c'est un rappel pour l'au-delà de ce fait il dit c'est la même règle si les si les hommes c'est مستحب pour c'est souhaitable de visiter les tombes C'est aussi moustahab pour les femmes. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et pour ce qui est de ce hadith, comment est-ce qu'ils répondent à ce hadith? Hadith de la malédiction. Eh bien, comme on l'a mentionné, ils disent, non, non, le prophète, ça, ça, ça, il ne parle pas de Zahirat, les femmes qui visitent. Il parle de Zawwarat, les femmes qui visitent beaucoup les temps. Soit parce que c'est un signe d'attachement ou bien parce que ça crée un attachement. Aussi, ce qu'ils utilisent comme dalин intéressant ici c'est le hadith dans le Sahih Muslim Aisha radiyallahu ta'ala hadith authentique hautement authentique dans Sahih Muslim qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit قلت يا رسول الله كيف أقول لهم يا رسول الله dis qu'est-ce que je dis aux tombes aux morts lorsque je les visite et le prophète salasim il dit قولي السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر le hadith le prophète a le Le salam, le salut à dire lorsqu'on entre au temps okay, qui commence avec salam ahl diyar les gens de ces demeures là, des musulmans et des croyants ainsi de suite jusqu'à la fin de du salut. Alors c'est quoi le istidlal ici C'est quoi hein? Aïcha est une femme, elle a demandé au prophète qu'est-ce que je dis lorsque je visite les tombes il n'a pas dit visite pas les tombes, il lui a appris quoi dire, donc Aïcha elle est autorisée à visiter les tombes et de ce fait la femme aussi est intéressée est autorisée à visiter les tombes, donc ça c'est la bonne la bonne opinion, et il y a la deuxième opinion, celle des Shafi'i ainsi que certains Hanabila qui disent que c'est c'est makroh ils disent que c'est détestable C'est pas interdit pour les femmes de visiter les tombes, mais c'est détestable, ok? Parce qu'ils disent ici hadith de Abu Hatim dans Bukhari et dans Muslim. Nous été, il nous a été demandé de ne pas suivre les funérailles, de ne pas marcher derrière les funérailles. On nous a demandé de ne pas le faire. Lorsqu'on dit on nous a demandé, ça veut dire le Prophète sallallahu alayhi wasallam, ok? On a couvert ça dans al fiqh. Mais wa lam yuzam alayna de façon non quoi? Non coercive, c'était pas une interdiction, c'était juste on nous a déconseillé de suivre les funérailles. Donc là, ça indique c'est macro, ok Même si ça semble là, allahumma que le hadith ici, c'est sûr suivre les funérailles, c'est pas visiter les tombes, ok C'est quoi la différence entre les deux La femme est plus émotionnelle quand lorsqu'elle suit les funérailles ou dans les tombes, lorsqu'elle visite des tombes. Lorsqu'elle suit les funérailles, parce que suivre les funérailles, c'est juste après la mort, ok Donc, il se peut que la femme soit trop émotive ici. Il y a des femmes qui ne se contrôlent pas et ainsi de suite. Visiter la tombe, souvent, le plus souvent, c'est bien après la mort, ok Et l'aspect émotionnel est, est moins est moins fort et moins et moins présent en tant que tel et il y a la troisième opinion de certains ulama comme Ibn Tamiya et d'autres qui disent que c'est que c'est haram que c'est interdit pour les femmes de visiter les tombes il se base sur le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure za'irat al qubur et ils disent aussi les dars il m'a fait pour euh, pour barrer en, en, en quelque sorte pour fermer la porte ok mais encore une fois ce qui semble être le plus le plus juste en tant que opinion pour ce qui est de la visite des tombes c'est que c'est souhaitable que ce soit pour les hommes ou pour les femmes bien sûr sauf si il y a une personne qui s'attache aux tombes bien c'est de suite là c'est bien sûr un problème dans le tawhid de la personne et sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala donc encore une fois le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a fait la la'na sur cette catégorie et il y a deux autres catégories il dit alayhi salatu Ou bien l'ibn Abbas que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a aussi fait la malédiction sur al ceux qui font des tombes des places de masajid donc des lieux de recueillement ou ceux qui installent qui amènent les suruj C'est quoi as C'est les bougies les lanternes OK ceux qui illuminent les tombes les gens il veut dire va décorer la tombe, va amener des bougies ainsi de suite. OK donc le prophète sallam il a fait la malédiction sur ce genre de personnes encore une fois pourquoi parce que qu'est-ce que ça crée ça? C'est un symbole de valorisation. OK de valorisation et là ça va attirer un certain attachement. Donc c'est la symbolique des choses ici, remarquant encore une fois comment est-ce que des choses que les gens pourraient prendre très légèrement. C'est quoi c'est quoi la bougie C'est quoi juste mettre des bougies de lanterne okay, Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la la'na. C'est la malédiction d'Allah azzawajal. Tellement la conséquence finale qui pourrait se concrétiser par la suite, elle est grave ici. Ça veut dire ça mène vers la qui et vers la, véné, la vénération des tombes et ainsi de suite. Tellement le terrain glissant ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la la'na. Même sur une chose pareille, sur laquelle les gens peuvent pourraient ne pas donner d'importance disons mais c'est pas grave c'est des bougies des lanternes ou autre chose c'est clair est-ce qu'il y a des questions oui non Oui, si en fait, les ulama, ils disent, parce qu'on va le voir tout à l'heure, même pour le prophète prophétisme, même pour la tombe du prophète, il ne faut pas faire une routine, les ulama, ils disent, vous comprenez Donc, Donc ça doit pas être une routine à un temps particulier, à eux. vous comprenez Parce que, rappelons-nous ici, la visite des tombes, celle qui est licite, qui est acceptable, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est quoi Avec l'intention, on a mentionné l'intention soit pour donc c'est une ibad parce que c'est pas juste pour le fun ok c'est soit pour se rappeler de l'akhirah pour faire duaa et si n'importe quelle ibad qui n'a pas de ta'awit dans la religion dans la qui n'a pas de qui n'est pas qui n'a pas de temps en tant que tel on ne devrait pas lui faire quoi un temps qui est une habitude de façon qui est continue, sauf les ibadat pour lesquelles encore une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien sahab et il faisait autre chose ok donc la même chose ici pour la visite des tombes, il faut pas faire de ça une habitude bien particulière que moi à chaque jeudi matin telle heure je vais visiter la tombe de tel. Voilà, encore une fois parce que vu de un que c'est une bidra et de deux dans le cas des tombes, rappelez-vous toujours tombe, qu'est-ce qu'on associe à ça dès qu'on pense aux tombes Qu'est-ce qu'on va associer à quoi Quoi Mais voilà, ici, toujours, il y a le signal rouge ici qui est quoi Qu'il y a un risque sérieux de dérapage vers le shirk. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui est dans les hadiths du prophète, sallam, de un et de deux, historiquement, c'est un fait et le shirk a commencé avec cela, a commencé avec la vénération des pieux dans le temps de nous, alayhi as-salam. والله تعالى اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد في خير bienvenue donc à euh, continuer avec notre série sur le tawhid monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala on a parlé un peu de la question de la vénération des pieux relous, ici l'excès de zèle, euh, À, au respect ou bien à l'amour, l'attachement qu'on pourrait avoir envers un pieu ou même encore plus envers un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé de la question des tombes et la gravité de la vénération des tombes. et Comment est-ce que ça c'était C'est parmi les causes principales et les portes principales qui poussent vers Al-Shirk et en parlant des tombes ici, attention, je sais que pour certaines personnes, ça peut être, si vous avez grandi dans une société comme ça, okay? ça peut être quelque chose que, qui ne vous, euh, comment on peut dire ça, qui ne vous touche pas, ok, qui ne va pas vous toucher directement, vous avez du mal à imaginer la réalité de la chose, la gravité de la chose, mais c'est parce que exceptionnellement, ça c'est l'exception à travers le monde et à travers l'histoire, et c'est exceptionnellement de nos jours, dans, surtout dans les grandes villes, dans des sociétés occidentales, ok, on n'est pas beaucoup dans le, le spirituel, tout ce qui est spirituel ici, tout ce qui est un peu superstitieux, des choses qui sont de l'invisible et ainsi de suite. Il y a d'autres formes de coffre, comme on le connaît tous, c'est plus du coffre qui est relié à ce qui est quoi Matériel, le déni de tout ce qui est, c'est un peu l'autre extrême. Okay Donc on est tellement attaché au matériel et à ce qu'on appelle entre guillemets la science et ainsi de suite qu'on est arrivé à un moment ou bien à un niveau où on rejette les réalités de l'invisible de al-ghaib et quand il y a des gens ils croient même pas en Allah Azza wa il y a des gens ils croient pas en les prophètes, croient pas en la religion et ainsi de suite. Mais à travers l'histoire, ça c'est pas la norme. Et dans le monde aussi, ce n'est pas là la, la norme. Donc dans d'autres cultures ça peut être mettons en Afrique, en Asie, probablement Allahu a'lam, en Amérique du Sud, OK La ça où les pratiques plus traditionnelles sont beaucoup plus présentes. Et dans ces pratiques-là, ces choses-là sont très très présentes. La question des tombes et de la vénération des tombes et de l'kubur et ainsi de suite. Ok, c'est pour ça lorsqu'on parle des tombes, pour que quelqu'un nous dise, quelqu'un va dire, mais il y a pas il y a pas de gens qui vénèrent des tombes à Montréal. Ok, euh, peut-être pas. Peut-être pas, mais ça reste que c'est quelque chose de grave dans la religion d'Allah Azzawajal et on doit le le savoir. C'est parce que le tawhid d'Allah, il faut qu'on le connaisse dans toutes les situations, ce qui menace le tawhid en toutes circonstances. Oui, on ne va pas limiter le tawhid comme certains qui font l'étude de tawhid, certains qui parlent de l'Iman tawhid d'Allah Azzawajal, ils ne parlent que des tombes, des tombes, des tombes, des tombes, des tombes et ils ignorent d'autres formes de déchir qui pourraient être plus prédominantes de nos jours, ok, comme shirk dans al-hukm, shirk dans dans la juridiction, dans la juridiction al-azawaj al-wala hukmihi ahadan le fait d'accorder d'autres partenaires avec wa azawaj qui peuvent nous rendre licite ce que Azza wa il a interdit et qui peuvent interdire ce que Allah subhanahu wa taala il a rendu licite comme dans le système démocratique de nos jours à travers le monde et ainsi de suite, ça c'est d'autres formes de De shirk ici, d'autres formes de menaces au tawhid d'Allah subhanahu wa taala. Le concept du tawhid d'Allah azawajal. Oui, donc le fait de seulement parler des tombes et des tombes et des tombes et des tombes en ignorant d'autres formes auxquelles les gens font face dans leur vie de tous les jours, ça c'est problématique. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'essayer, wa Azoude, de recenser le plus, le plus grand nombre de formes de, de shirk, et de pratiques qui sont contraires au tawhid d'Allah subhanahu wa taala qu'elle soit prédominante devant nous aujourd'hui, qu'elle ne le soit pas. Okay? Pour d'autres personnes, ça pourrait vous servir avec des membres de famille, avec des proches d'autres personnes qui vivent ailleurs dans le monde, qui ont certaines croyances et qui ont besoin d'aide et d'éducation et d'indication et qu'on leur explique plus la religion d'Allah Azzawajal et ainsi de suite. Donc, on parle un peu ici de la tombe du prophète, Ali, salatu wasalam, plus particulièrement. C'est parce que s'il y avait une tombe qui serait la plus la plus plus méritoire en quelque sorte, ça serait la tombe du prophète, alayhi salatu wa salam, et malgré cela, le prophète, salallahu alayhi salam, n'a pas donné le droit de vénérer sa tombe, alayhi salatu wa salam. Est-ce qu'il y a des gens, qui, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont contraires ici, encore une fois, à la pour dire la moindre des choses. Remarquant que les pratiques qu'on est en train de c'est pas toute mauvaise pratique qu'on a mentionné. Je pense que à chaque fois on l'a mis au clair. Je pense c'est clair pour tout le monde. C'est pas toute pratique interdite qu'on a mentionné qui nécessairement shirk. Ok C'est pas tout ce qu'on dit que ça on peut pas le faire qui est shirk. C'est shirk, c'est shirk, c'est shirk. Il y a des pratiques qui sont interdites. Il y a des pratiques qui sont innovation, bid'a, Et il y a des pratiques qui sont clairement du shirk bil Allah. Mais souvent, lorsque les pratiques sont de la même nature, elles sont sur la même ligne, sur le même continuum, que c'est un interdit qui peut mener vers une bid'a, qui peut mener vers un shirk, vu la nature en tant que telle. Donc il y a des formes ici de, de roulous, un peu d'extrémisme qui sont contraires à la sunna du prophète, lorsqu'on parle de sa tombe, wa -salam, entre autres le pèlerinage, Shaddu al-Rihal, Est-ce qu'on peut les ulama, ils parlent ici ils disent est-ce qu'on peut faire un voyage tout un voyage juste pour aller faire la ziyara de la tombe du prophète Alléluia Assalam ça c'est un, une c'est une formule qui est assez fréquente dans plusieurs cultures, chez plusieurs Arabes surtout, ils vont dire, on va j'ai fait la Umrah, j'ai fait le Hadj, après ça, je suis allé faire la ziyara de la tombe du prophète, je suis allé à Medina pour faire la ziyara. Okay, les ulama, ils disent, on peut pas faire le pèlerinage. C'est quoi le pèlerinage C'est un voyage chez Dur rihal Tout un déplacement, comprenez, d'une ville vers une autre, d'un pays vers un autre, seulement avec intention principale de visiter la tombe du prophète, alayhi C'est clair On peut faire « Shaddour-Rihal » ici, un pèlerinage vers le masjid. C'est une autre chose. Masjid du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas vers la tombe. Il faut pas que le cœur soit dirigé vers la tombe lorsque je fais le le voyage. C'est pas la raison principale. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La tu Shaddour-Rihal »« Illa ila salatati masajid » On ne fait pas de shaddour « Shaddour-Rihal » on a déjà écrit ce concept juste avant. Donc une forme de pèlerinage de voyage voyage rituel en quelque sorte sauf vers trois mosquées. C'est quoi les trois mosquées C'est quoi ces trois mosquées On les connaît. Donc Masjid al Haram, Meca, Masjid Nabawi, Prophète sallahu alayhi wa sallam fil Medina ainsi que le Masjid Al Aqsa. Jérusalem, ça c'est les trois masajid vers lesquels on peut faire un pèlerinage cheddur OK, je vais dire je vais faire un voyage vers où Vers Masjid al-Aqsa, je vais faire un voyage vers où Vers Masjid al nabawi j'ai une intention bien particulière d'aller pour faire la salat là-bas. Ça n'a a pas aucun mal, bien au contraire, c'est une sunna du prophète Alayhi c'est encouragé dans la religion d'Allah la wa Tout autre cheddur rihal Je vais aller vers, je vais voyager à Toronto pour faire euh, salat dans tel masjid. Ça c'est mon intention, c'est le motif de mon voyage. C'est quoi ça Dans la religion hmm? Bid'a, OK De ce fait, nos frères, ça c'est malheureusement l'une des l'une des erreurs que nos frères et nos amis de Tabligh Da'wah et les groupes de Tabligh, OK, ça c'est parmi leurs pratiques qui sont contraires à la Sunna du Prophète عليه الصلاه والسلام. D'aller voyager à travers le monde okay, on va voyager pour aller s'établir dans tel masjid on va aller voyager pour s'établir dans tel masjid pour s'établir dans tel masjid qu'on ne fait pas ça dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala le pèlerinage il est vers quoi vers Masjid al-Haram Masjid al nabawi ou bien Masjid al-Aqsa et les ulama ils disent même comme on a mentionné pour ce qui est de la tombe du prophète il y a 12 quasduha taba'an la asalata les علماء disent on peut avoir l'intention d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi comme intention subordonnée ici c'est pas le motif principal je vais aller à medine pourquoi parce que la salat dans le masjid nabawi elle est quoi bénie je vais aller faire salat comme rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le masjid nabawi parce qu'il nous a encouragé à faire la salat là-bas et là j'ai une J'ai un motif subordonné, une idée subordonnée que inshallah je vais aussi visiter la tombe du prophète sallalahu alayhi wa sallam et les gens de l'Baqi'a, les sahaba qui sont là-bas ainsi de suite. Mais si c'est l'intention principale les ulama disent ça ne يجوز, OK ça c'est parce que c'est une forme ici de chade rihal, c'est un pèlerinage. Oui arrière. طيب والله اخي je me suis pas consacré à en détail de façon critique et de, de voir avec les ulama, -ce y a une autre opinion l'opinion voilà, ula... actuellement depuis plusieurs années c'est que les ulama, ils disent il faut pas le faire Donc, del parce que faire vers le faire le pèlerinage C'est quoi C'est une forme, ça prend la forme d'une justification de Israël. Pourquoi Parce que tu dois leur demander l'autorisation, avoir leur visa et ainsi de suite et que ultimement, ça c'est quoi C'est une forme de tatbi' de naturalisation de reconnaissance. C'est comme c'est bon Vous nous permettez de faire le pèlerinage vers Masjid al-Aqsa. Alors al You have the upper hand. C'est vous qui contrôlez cette terre. C'est maintenant votre terre. Tant que c'est comme j'accepte votre autorité. Vous comprenez? C'est pour ça que les ulama ils disent que le euh, pèlerinage de Masjid al aqsa maintenant ils disent c'est seulement pour les gens de Palestine qui n'ont pas besoin de papiers ou d'autres choses, qui sont sur place, qui n'ont pas de, besoin de demander le droit, l'accès qu'on leur accorde l'accès, vous comprenez Non. Donc les ulama, ici, ils ont vu la maslaha al-kubra, maslaha à plus long terme que le maslaha sur place, parce que prendre la maslaha sur place, d'aller faire le pèlerinage, ça sacrifie la maslaha à quoi à plus long terme et ça crée une justification qui à la langue, bien les gens ils vont dire c'est quoi le problème On nous permet de faire euh, Masjid al-Harshay ainsi de suite, faire Zia, vous comprenez Non. D'ailleurs, donc. Revenons ici à chaddur rihal pèlrignage vers la tombe de Rasoul Allah sallalahu alayhi wa sallam. Raw al Imam Ahmad bi isnad jayyid Imam Ahmad rahimahou Allah ta'ala il a rapporté une narration qui est bonne bonne chaîne de narration un homme qui s'appelle Qaza'h lors du temps des tabe'in il dit Ataytu ibn Omar fa qultu je suis venu chez Ibn Omar j'ai dit je veux aller visiter at C'est quoi at -tour, La montagne de at c'est qui est mentionné fi Al-Quran Al-Karim, c'est là où Moussa Alayhi Salam il a parlé à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhhtalafa ulama Encore une fois, j'ai pas fait de recherche poussée, mais je sais qu'il y a divergence des ulama <coughs> sur c'est le c'est quoi exactement? C'est où le monde de at -tour que Allah Azza wa Jalla il a cité dans le Quran? Il se trouve où exactement? D'un point de vue bien sûr de, de Al-Quran, notre histoire de l'Islam pas l'histoire qui est connue, mais c'est pas ça notre sujet. Donc il a demandé à Ibn Omar il dit moi je vais aller visiter le monde à tour. Il dit non ne fais pas ça. Inna ma tu shadrihalu ila thalatha masajid haram, medina wa al aqsa fadhan kabtura fala taatihi. Il dit non non non non, fais le pèlerinage seulement aux trois lieux qui sont masjid al aqsa, bien masjid al haram, Mekka, Madina, masjid Madina ainsi que masjid al aqsa. Alors ne pars pas à ab -tour. Vous comprenez Ibn Omar c'est un compagnon. Encore une fois, ça vient renforcer le sens du premier hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wasallam que c'est un hadith qui est exclusif. C'est pas seulement pour les masajids. C'est même pour faire un pèlerinage vers un lieu sacré, une visite touristique vers un lieu sacré. Ok? C'est pas le tourisme. Quelqu'un va dire « Moi je vais aller faire le tourisme vers tel pays, vers telle ville, pour voir les jardins qui sont merveilleux ou je sais pas quoi, et les arbres et ainsi de suite. Ça, ça n'a rien de religieux. » Mais si tu fais un voyage touristique vers un lieu pour une raison religieuse ici de Dîn, c'est quoi C'est une bid'a ah, sauf pour les trois lieux mentionnés dans le hadith. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les ulémas aussi ils disent que ce qui est contraire à la Sunna, c'est ziyarat qabrihi fi awqat muhaddada wa bi sifatin mu'ayyana de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wasallam de façon structurée. À des temps particuliers ou d'une façon quoi particulière. Quelqu'un qui habite et qui dit moi chaque dimanche et chaque chaque mardi entre dhoure et asr, je vais aller visiter la tombe du prophète sallallahu Quel... Ça c'est quoi C'est contraire à la à la sunna du prophète sallallahu Parce que ici c'est on se rapproche encore une fois de l'bid'ah al-ibadhi. C'est une nouvelle pratique parallèle que tu as fait. Quelqu'un pourrait dire parce que moi ça m'arrange, ça va avec mon calendrier de travail. Ça, c'est les, les deux moments lors de la semaine dans lesquels je peux me libérer et je peux avoir deux heures de plus dans le masjid. De ce fait, moi, chaque dimanche et chaque mardi, qu'est-ce que je vais faire Je visite la tombe du prophète dans le masjid. Comment vous répondez à une telle personne Est-ce que c'est bien ce qu'elle fait C'est mal Est-ce que c'est une excuse hmm? Donc la fréquence, donc l'intention. Attention, je parlé de quelqu'un qui vit Fil Medina. Donc quelqu'un qui vit Fil Medina, c'est pas un pèlerinage. Si quelqu'un il est Fil Medina, soit il vit ou bien il y est dans un hôtel, par exemple, et il dit je vais sortir aujourd'hui, va aller au musée de voir la visiter la tombe du prophète Hassan. Il y a pas de problème. Ça c'est pas un chedrihal, c'est pas un pèlerinage Tout Ce qui est interdit dans la religion. C'est pèlerinage parce que c'est quoi C'est quoi un pèlerinage C'est quoi un, un voyage C'est quoi Qu Qu'est-ce que ça, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est filmadine hein, et quelqu'un qui est à Montréal Et les deux veulent aller visiter la tombe du Prophète. Quelle est la différence entre les deux c'est l'effort, c'est un sacrifice. Vous comprenez Le sacrifice, il est grand. Ce sacrifice-là, il est symbole de quoi D'une attention un peu exagérée qu'ont qui dépasse les limites. Mais quelqu'un qui est film a dit là, qui dit je vais aller faire temps voir la tombe du prophète Rasmi lui faire à Salamah aller comme on va le voir tout à l'heure. Il y a pas il y a pas de mal avec ça. Le problème dans ce cas il est si ça devient quoi structuré, programmé chaque dimanche ou chaque samedi ou deux fois par semaine à telle et telle heure je vais y aller. Donc ça c'est quoi c'est s'il le fait de façon volontaire c'est une bidab. S'il le fait parce qu'il dit « Regarde, il y a moi c'est juste que toute la semaine je suis très occupé par le travail. C'est le deux seuls moments dans lesquels je peux aller faire la queue pour arriver de faire salam sur Rasulullah s.a.w. » On dit « Il n'y a pas de problème dans ce cas. » Mais qu'est-ce que tu vas faire Tu dois t'efforcer pour qu'il n'y ait pas de choubha encore une fois pour sortir de Bida pour toi et pour les autres qui te connaissent. Tu dois t'efforcer de créer des exceptions. De temps à autre. Vous comprenez Efforce-toi une semaine de le faire parfois le mercredi à la place du mardi. Parfois, et, et parfois tu vas t'efforcer que cette semaine, eh bien, tu ne peux pas le faire le mercredi à la place ou le jeudi. Eh bien, seul du mardi, tu l'enlèves. Vous comprenez Pour que ça ne prenne pas cette forme-là qui est procédurale, que ça devienne comme une ibada qui est faite d'une façon bien particulière. Vous Toujours, encore une fois, voir à long terme, l'impact à long terme. L'impact à long terme, c'est soit pour moi ou plus encore pour les autres qui me connaissent, pour mes enfants, pour mon entourage. Si tu es une personne de science et que les gens pensent en toi, que tu connais bien la religion, il y a des gens qui te prennent comme repère, okay? comme référence dans la religion. Il est pratiquant, il connaît bien la religion, il le fait à chaque dimanche et mardi. Je veux faire la même chose que lui. Vous comprenez Oui C'est quoi les critères pour qu'une chose elle soit une bid'a Incha'Allah, je pensais très bientôt faire un séminaire sur ça, incha'Allah. Ça va être, euh, incha'Allah, Azzawajal, cette année, bi'idnilay subhanahu wa ta'ala, les détails à venir. Mais juste comprendre c'est quoi le concept de la bid'a. Okay, la bid'a, c'est une pratique. La bid'a, c'est une pratique dans la religion, donc c'est pas quelque chose à l'extérieur de la religion, c'est une pratique religieuse qu'on a inventée. Ça veut dire on n'a pas de délil. J'ai pas dans le Coran ni dans Sunna ni dans les actions de Sahaba radhiyallahu ta'ala d'eux tadhahi al-shar'iyya qui vient en parallèle qui fait comme le la concurrence ici aux pratiques déjà établies dans la religion comprenez soit ça vient pour les remplacer ça vient pour les modifier ça fait... ça vient pour faire un copier coller donc ça crée une autre copie et que ça comprenez à un temps qui est différent et ainsi de suite C'est ça le sens général de Al-Bid'a. Inch'Allah, comme j'ai mentionné, bientôt, on va voir justement un séminaire sur les règles qui régissent. C'est quoi une Bid'a Quand est-ce que tel c'est une bid'ah Ou bien ce n'est pas une bid'ah Les ulama, ils disent aussi que ce qui est contraire à la Sunna, de visiter la tombe du prophète de façon très fréquente. Même pour quelqu'un qui est fait le Medina Si quelqu'un chaque jour il va aller visiter la tombe du Prophète sallallahu wasallam, on va voir pourquoi tout ça, bien sûr. <t 'en> de faire beaucoup de dua devant sa tombe, wassalam, Dire, je suis devant la tombe du Prophète sallallahu wasallam. Je fais beaucoup de dua comme ça et Allah wa sallam, il va me répondre et ainsi de suite. Alors ça, tout ça, c'est des pratiques que le Prophète sallallahu wasallam ne nous a pas demandé de faire et que les Sahaba n'ont pas fait. Vous comprenez toujours ici, encore une fois. Une bonne indication, une bonne porte pour définir les bida'a, c'est ce que les compagnons ils faisaient. Parce que ce sont ceux qui ont le mieux appris la religion d'Allah Azza wa Jal. Leur enseignant, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Ils connaissent de la religion d'Allah, sallallahu alayhi wa ce que nous on ne connaît pas ou bien ce qui serait beaucoup plus difficile pour nous de connaître. Parce qu'ils ont vécu la religion avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Surtout lorsqu'on parle ici d'une pratique qui est prédominante. Si c'était un bien, il l'aurait fait les Sahaba. Qui aime le prophète sallallahu sallam plus Moi ou les Sahaba? Sahaba. s'ils visitaient la tombe du prophète sallallahu sallam très fréquemment et faire le dua devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite, c'était quelque chose de bien. Abu Bakr l'aurait fait et Omar l'aurait fait, Ibn Omar l'aurait fait, Ibn Masoud l'aurait fait Ils aiment le prophète mieux, mieux que nous, comprenez Et ils comprennent la religion d'Allah Azza wa Jal, mieux que nous. Et c'était plus facile pour eux, surtout ceux qui vivaient fil Madinah et qui priaient la salat toujours dans le masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aime le bien pour nous. « Laqad ja'akum rasoulun min anfusikum azizun alayhima anittum harisun alaykum bil mu'minina Rahim comme dans sourate euh, comme dans sourate At-Tawbah alors le prophète sallalahu alayhi wasallam vu qu'il qui nous aime et qui ne veut pas l'enfer pour nous alayhi salatu salam, toute chose qui est importante il nous l'a expliqué toute chose qui n'est pas bonne pour nous eh bien il nous a dit de s'en éloigner ou bien il n'a pas dit de faire السلام كما قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فذلك مثلي ومثالكم انا اخذ بحجاجكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها لو بروفيت ساسملدي كو جو فو روتين بار لي حجاج الحجاج سي سي لا سينتور كومبروني لا سينتور يل Vous علي الصراط سلام مو جو فو روتين دي سينتور ريسي الحجاج بور فو دير اتونسيون فويي Alors que vous, parmi vous, il y a des gens qui s'efforcent, qui veulent échapper pour aller tomber à l'intérieur du feu de l'enfer. Donc, toute chose qui est importante pour nous, si c'est une bonne pratique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à la faire. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris à la faire, alors que c'était faisable lors de son temps à lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il... Ne l'a pas appris à vers parce que c'est pas quelque chose qui rapproche dans l'Arzoudel, bien au contraire, ça peut nous rapprocher de Jahannam. Oui. Bonne question. Pour ce qui est de cimetières, visiter les cimetières, ok. Si c'est pour al Si c'est juste pour se rappeler de l'akhirah, je ne sais pas. Je vais chercher vous rappeler la réponse. Si c'est pour faire du'a, alors là, c'est seulement pour les cimetières des musulmans. Okay? Je vais chercher pour ce qui est de, du rappel de l'akhirah. Je vais chercher. Vous ramenez la réponse bi'inni la'azawad. Taïm. انother حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت حيث كنتم عليه الصلاه والسلام دو ان لا تجعلوا بيوتكم قبورا ne faites pas de vos demeures de vos foyers de vos maisons ne faites, ne faites pas de ça des Qubur, des tombes ou bien des cimetières. Maqabir. Pourquoi? C'est quoi le sens ici du hadith? Que quelqu'un a déjà entendu parler de ce hadith? Oui. Quran wa salat. an wa an Ça veut dire ne ne faites pas en sorte que vous voyez soit euh, soit vidé de salat et de zikr d'Allah ça veut dire que dans les foyers il faut faire la salat et il faut faire le zikr d'Allah azza wa jall faut lire beaucoup de Coran واضح pour ne pas être comme les tombes et les cimetières qu'est-ce que vous apprenez de cela que les tombes c'est pas pour lire beaucoup de Coran et pour faire beaucoup de zikr et pour faire beaucoup de salat comprenez donc c'est deux choses complètement différentes après ça il dit Dans le même hadith. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا Et ne faites pas de ma tombe, de mon قَبْر, un عِيد. C'est quoi un ied? Une fête, célébration, qu'est عِيد, Le mot عِيد, dans la langue arabe, comme les ulama, ils disent أَلْعِيدُ هُوَ مَا يُعْتَادُ أو اسم لما يعودу من الاجتماع العمي على وجه المعتاد Le ied, ça vient de العود, يعودу يعود, Ce qui revient, ce qui revient de façon, quoi? Programмée, ce qui est systématique Soit quelque chose qui revient chaque semaine Comme jumu'a, c'est notre عيد Pourquoi يعودу? Ça revient à chaque jumu'a okay? Quelque chose qui revient chaque année Comme عيدу, l'adha, عيدу Al-Fitr. Donc, quelque chose qui a un caractère spécial et qui revient. Ya'udu. Donc, c'est pour ça il dit, alayhi salatu wa salam, ici, La tad'alou qabri i'dan. Ne faites pas de mon qabr un i'd. Donc, le i'd, ça peut être soit temporel, dans le temps, ou bien ça peut être quoi Un lieu, un espace. Ok, Le mot i'd, dans la langue arabe, c'est pas juste pour une journée, une célébration. Dans la langue arabe, c'est ça peut être quelque chose de de, euh, comment on peut dire ça là Un lieu, ça veut dire un espace, on va dire cet espace-là c'est un Eid, ça veut dire on s'est entendu ou bien ça devient programmé que les gens vont le visiter souvent, vont faire quelque chose de spécial. Une symbolique bien bien particulière, il dit ici Donc le fait de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, De prendre une habitude que sa tombe, Ali sallatou salam, soit un lieu de recueillement programmé. On va visiter sa tombe, mettons à chaque deux jours, trois fois par semaine, comme ça. Qu'est-ce que ça fait Ça mène vers elle, relou, vers le fameux concept ici d'extrémisme et d'excès de zèle, de dépasser les limites, de dépasser les limites. Bien sûr, ici, ce genre de pratique se trouve le plus chez, chez, chez, quel, chez quel type de secte C'est quoi les sectes qui attachent les, le plus d'importance à ce genre de choses, les tombes et ainsi de suite C'est associé au soufisme, ok Au tasawwuf. C'est sur, surtout les, les soufis. Dès qu'on parle des tombes, al-qobour et ainsi de suite, on parle ici de certaines formes plus récentes de tassawuf que même parfois on va les appeler al-qobouriyyen, ceux qui sont vraiment extrêmes, qui mènent ça vers, qui prennent ça vers. Et un niveau qui est qui est extrême al les gens qui sont attachés aux tombes le religieux c'est autour des tombes les soufis en général ce genre de forme de tassawuf de soufis extrême on le rappelle que quand on parle des soufis on parle pas des premiers soufis ça fait plusieurs on parle du soufisme comme il est connu récemment les derniers siècles ok qui est En général, c'est des sectes et des tarifs ainsi de suite, plein d'extrémisme et plein de de pratiques qui sont contraires à la Sunna du Prophète ﷺ. Et eux, min adhafinessi hudjatan. Ce genre de personnes, c'est parmi les personnes qui ont le les hudjat, les preuves, les arguments qu'ils amènent. C'est parmi les arguments les plus les plus faibles. Les meilleurs de leurs arguments qu'ils peuvent amener, c'est des arguments reliés, comme on va le voir, à la tombe et au statut nabi wasallam, le prophète wasallam. Sa tombe ou son statut, sa valeur alayhi wa et sa place. Alors toujours ça, manhaj, méthodologie. Comment y répondre De un, comment la majeure partie majeure de leurs preuves, c'est lié à des choses liées au prophète wasallam. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va dire de là Déjà, on va exclure toutes vos pratiques que vous associez au temple de tel et de-ci dit tel et du, du saint tel et le pieu tel et le alim tel et shaykh euh, Abdul Qadir al-Jailani et et je ne sais pas quoi qui ne sont pas au niveau du prophète ﷺ. Donc déjà, ça exclut la partie majeure de leur bid'a, de leurs innovations et ainsi de suite. La deuxième partie ici dans la méthodologie, c'est même lorsqu'on va porter attention. Rappelez-vous euh, ce que c'est dans sur le Fiqh. Je sais qu'on en a parlé à maintes reprises. Allah Azza wa dans Sourat Al-Imran qu'il nous parle de محكمات, des versets qui sont univoques, des versets qui sont quoi Équivoques. Al -muhkam dans la religion d'Allah Azza wa c'est les textes, que ce soit les ayats, que ce soit les hadiths, ou que ce soit même les pratiques des sahabas. Les textes qui sont clairs, indéniable, Il y a un seul sens qui est clair, c'est direct. Al ce qui peut Parfois, ouvrir une certaine porte à interprétation. Alors, qui pourrait nous rappeler c'était quoi la méthodologie ici pour le muhkam et le mutashabe? Comme le Coran lui-même l'explique, qu'est-ce qu'on fait avec muhkam et mutashabe? Qui doit, quelle doit être la référence? Le Coran, n'ahem. Voilà qu'on n'en parle pas ici. Coran par, par rapport à sounna, par rapport. On parle équivoque versus univoque. Muhkam mutashabeh il y a deux catégories de dalil les deux contiennent le coran et contiennent hadith et contiennent des textes de sahaba et ainsi de suite comment organiser les deux la de la... toujours la priorité c'est quoi le muhkam c'est ce qui est univoque ce qui n'est pas ouvert à interprétation ce qui est extrêmement clair c'est pour ça Allah azza il l'a appelé hunna ummul kitab Le muhkam, c'est la mère du livre, c'est la référence, c'est le centre de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout doit orbiter autour des muhkamates. On bâtit la religion sur les fondements qui sont les muhkamates, les textes qui sont quoi univoques. Après ça, al-moutashabih, qu'est-ce qu'on fait avec Moutashabih, on l'interprète en respectant le muhkam, dans le cadre du muhkam. comprenez Là, les soufis, par exemple, lorsqu'ils parlent des choses, encore une fois, les temps, bien ainsi de suite, même lorsqu'ils utilisent des hadiths, ou des ayats, ou autre chose, pour les hadiths, souvent, comme on va le voir, c'est des hadiths qui sont faibles, même les hadiths qui sont authentiques, quoi C'est comme le hadith, à, comment on peut dire ça, là La périphérie du hadith, de l'histoire, la périphérie, Il y a quelque chose qui indique comme si, ok, on peut peut-être l'interpréter. Et eux yat'al à bihada, ils vont, ils vont quoi, s'accrocher à une chose pareille pour justifier une pratique selon eux qui devient prédominante dans la religion. Alors que normalement, une pratique qui est prédominante dans la religion devrait être très présente lors de temps du temps de as-sahabah prédominante. On trouve n'importe quelle pratique prédominante. Salat, on fait combien de salat Cinq fois, salat. Les sunnans, on les connaît. Combien y a-t-il de hadiths et de narrations Même les athars, ça veut dire les narrations des sahabes et des tabirines sur la salat. Combien y en a Des milliers, sans exagération. Okay? Tellement la pratique était quoi Prédominante dans leur vie. Ils en parlent beaucoup. Mais une chose que toi, tu prétends que les tombes, c'est très important et que tu as les ziyarats et ainsi de suite, c'est très important dans la religion d'Allah Azzawajal et tu le fais de façon fréquente et ainsi de suite. Mais après ça, qu'est-ce que tu as comme adillah Tu me rappelles un hadith daif où tu m'amènes un hadith qui est authentique mais qui ne parle pas de ça. Tu as trouvé une forme d'interprétation comme ça, encore une fois, à la marche possible. Vous Donc, ça, c'est une question, encore une fois, de méthodologie si de de mnahaj donc euh, encore une fois on peut pas faire un id du masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam ay qabrihi ala wajhin makhsouṣin ou Pu amène Mars de visiter le, la tombe du prophète de façon procédurale et programmée et systématique et il dit à la fin de ce hadith il dit et faites la salle sur moi car votre salat lorsqu'on lorsqu'on dit Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu ça, ça me parvient là où vous êtes là où vous êtes si vous faites la Comprenez si quelqu'un dit moi non non moi je veux visiter beaucoup la tombe du prophète wasallam pour lui faire le salam et faire le salut sur lui eh bien non rasoulullah sallam il dit il y a une alternative tu n'as pas à t'inquiéter pour lui alayhi sallam, dans son cas à lui là où tu es fais la salade sur rasoulullah sallallahu wasallam ça va arriver chez lui alayhi c'est pour ça ici que al Hassan ibn al Hassan ibn Ali Donc le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, donc qui est de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi Il a dit Il dit Vous, ça veut dire les gens de la Médine, et les gens de l'Andalousie, vous êtes les mêmes. Pour ce qui est de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire même Eux, ils peuvent s'adresser au prophète صلى quand comme vous, vous, pouvez vous adresser au prophète ﷺ même s'ils sont loin en Andalousie. Ils font la salade sur Rasoulullah صلى alayhi wa وسلم, ça lui parvient ﷺ et dans le hadith ici, le hadith est-sahih, encore une fois, rapporté par Abu Daoud il dit le prophète صلى alayhi wa وسلم :« Même min homme ne alayya, illa lui, il ne lui rend pas la vie, Tout celui qui fait le salam sur moi, le salut sur moi, sur Rasulullah sallallahu wa sallam, Allah azza wa jalla me redonne mon âme pour que je lui retourne son salam. Alayhi salatu wa sallam. Il retourne le salam de chacun de sa umma alayhi salatu wa sallam. Encore une fois, dans un autre monde de barzakh qui n'est pas, qui ne répond pas nécessairement au même même critère, même logique de ce monde de l'Hayatu ad-Dunya. C'est une question de al-Ghayb. Dans un autre hadith authentique, il dit alayhi salatu wa sallam. Аксеру من на علي يوم наја وليلة мија فإن صلاةكم сакаш علي се عليه الصلاة والسلام куќа, ако сакаш да се вратиш во својата Et la nuit de le ça veut dire la nuit avant le à ce qu'on appelle nous aujourd'hui le jeudi soir. Donc ça après Maghrib, c'est la nuit de Al-Jumu'ah de Ali Salam parce que votre salade sera exposée devant moi. Alors on lui a dit à Rasoul Allah, "Kayfa turadu salatuna alayka wa Donc là le prophète SAS est en train de nous, de leur parler de après ma mort, qu'est-ce que vous devez faire après ma mort Ils ont dit à Rasoul "Comment est-ce que ta salade, notre salade sera exposée devant toi alors que tu seras quoi Arimta tu s'hadiz integré ton corps sera désintégré c'est après ta mort ya rasoul Allah alayhi salatou wasalam il di alayhi salatou wasalam inna Allah harrama a interdit à la terre de quoi de consommer de manger de faire désintégrer les corps des prophètes les corps des prophètes ne sont pas désintégrés Allah, il les préserve oui سَعَتُ الْإِسْتِجَابَ Oui, oui en général, faire la salat sur Rasulullah c'est mieux que de faire des do'a pour nous, que ce soit lors de cette heure ou bien une autre heure. Non. Il y a une divergence non c'est pas toute la journée c'est sa'at al-istijaba li ulama il y a une divergence mais les deux opinions les les, les plus fortes certains disent c'est juste avant que le imam monte sur le minbar et l'autre opinion qui est encore plus forte c'est entre har et entre marat Non, sa'at uh, al-istijaba du jour du vendredi wallahu aalam fik barakallah طيب أَمَّا حَدِثُ مَنْ صَلَّ عَلَيْا عِنْدَ قَبْرِ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّ عَلَيْا غَا إِبْنَ بُلِّرْتُهُ Encore une fois, parmi les hadiths utilisés ici comme شُبْهَا, c'est qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alaihi wa sallam il aurait dit «Celui qui prie sur moi devant ma tombe je peux l'entendre. Celui qui prie sur moi, éloigné de ma tombe et eh bien, sa euh, salate va me parvenir. » Donc c'est comme si le prophète صلى الله عليه وسلم a fait la différence, il a donné un petit privilège à celui qui fait la salade sur lui devant sa tente. Les uléma ils disent que c'est un hadith faible ou un mot d'or ne peut pas être jugé dans lequel il y a Un narrateur qui s'appelle Muhammad ibn Marwan al Suddi, imam al Nasai, ils ont des grands uléma de hadith, ils disent matrukul hadith, ok, que c'est hadith à lui il est rejeté. Comme on a vu dans les sciences du hadith, nous combattons le c'est pas c'est pas ici euh, comment on peut dire ça là. C'est pas euh, c'est pas à la mesure prête. Donc, c'est pas. Et même Nasr, il a dit c'est un narrateur faible parce que je ne veux pas accepter ce hadith. Non, c'est juste un narrateur faible pour ce hadith ou pour n'importe quel autre autre hadith. Comme on a mentionné dans d'autres dans d'autres cours. Ali ibn al-Hussein, Ali ibn al-Hussein, radhiyallahu taala donc remarquant que ça c'est des gens de Alul Bayt, de la descendance de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en plus d'être de salaf qui connaissent bien c'est quoi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce que il ne faut pas faire alors il dit ici anna hura رجلا جاء إلا фуржатин كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلوا فيها فيدعوا فنهاهو Il a vu un homme qui est venu devant la tombe du Prophète صلى الله عليه وسلم Et il a vu une forja, un petit vide, un petit espace, petit accès comme ça Il est entré à l'intérieur, il a commencé à faire du'a Qu'est-ce qu'il lui a dit Ali ibn al-Husayn Il a dit Non, non, non, ne fais pas ça, arrête Il dit أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِثَنْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ devrais-je vous dire un hadith que j'ai appris de mon père, de mon grand-père? OK, donc ça c'est Ali ibn al Hussein, donc il est en train de dire mon père, Hussein radi anhu et lui a dit que Ali ibn Abi Talib, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: "Ne prenez pas une tombe pour une et ne faites pas de vos maisons Ne faites pas de ma tombe un ride Et ne faites pas de vos demeures De vos foyers, de vos maisons Des coubours, des tombes ok Comme on l'a mentionné tout à l'heure Dans le hadith juste avant <t en -t en> Et faites la salat sur moi Parce que votre salut va me parvenir Là où vous êtes ok Donc ça c'est rapporté encore une fois C'est authentique, rapporté par Diyah Dans Al-Mukhtara Et euh, Avant cela, on a déjà mentionné un hadith comparable, mais notre hadith, c'est un hadith de Abu Huraira. Qu'est-ce que ce hadith-là est là de particulier C'est l'un de al bayt de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille, alayhi sallallahu wa sallam. Donc, ça contient un élément de plus qui est leur connaissance, encore une fois, de hukuq, des droits du prophète, alayhi sallallahu wa sallam. Parce que s'il y a des gens qui connaissent le plus... Après les Sahaba, bien sûr, les grands Sahaba. s'il y a des gens qui connaissent le plus, c'est quoi les droits de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam Eh bien c'est les premiers alou al de la descendance du prophète alayhi sallallahu wa sallam. Et qu'est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le plus les droits de alayhi wa Imam Malik, grand Imam Malik, Imam Malik ta'ala, c'est Imam de quelle ville Al-Madinah, c'est un alim Al-Madinah okay? De 1 c'est Imam Malik De 2 c'est Imam Madani C'est Imam Al-Madinah des, des premiers des, Pas des premiers, ça veut dire juste avant Sahaba, mais relativement par rapport à nous, c'est Nos ancêtres, dans le temps C'est assez proche, de façon relative Assez proche du temps de Sahaba, radiyallahu ta'ala Alors, si Imam Malik ne connaît pas C'est quoi les bonnes pratiques à faire dans Masjid al-Nabawi, on a un sérieux problème comprenez alors imam malik ta'ala il a dit il a dit que je n'aime pas ça que quelqu'un à chaque fois qu'il entre le masjid nabawi qu'il aille voir le qabr la tombe du prophète il dit parce que les salaf nos ancêtres ne faisaient pas ça il dit kana ila abi bakr wa umar wa uthman les pieux ancêtres Les tabe'ine ainsi que les sahaba lorsqu'ils venaient au masjid du prophète qu'est-ce qu'ils faisaient ils priaient derrière Abu Bakr derrière Omar et derrière, derrière Uthman et derrière Ali ça veut dire lors des quatre califes khulafa al-arba'a les sahaba et les tabe'ine faisaient quoi ils venaient au masjid du prophète sallalahu alayhi wa sallam, ils faisaient la salat derrière le imam le khalifa Précisément, soyez soit ils restaient sur place pour faire le décret ou bien ils sortaient du masjid. Vous comprenez? Et ils ne venaient pas fréquemment visiter la tombe de Rasulullah pour faire le salam comprenez encore une fois une lecture tout celui qui a lu beaucoup de hadiths de sahaba il sait que c'est oui c'est ça la réalité comme dit Imam Malik رحمه الله que Sahaba plusieurs ahadites ils mentionnaient leurs salat les Sahaba de la Médina les madani quelque sorte après la la vie du prophète صلى alayhi عليه وسلم Plusieurs hadiths qui mentionnent leur salat. C'est la salat d'Abu Bakr. Okay? Ça disait Abu Bakr parfois. Il disait quand il faisait salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Il disait Allahuma anta salam wa minkas salam tabarakta ya al-jalali wa l-ikram. Et il quittait directement pour aller faire le dhikr ailleurs ou chez soi ou autre chose. Vous comprenez Mais ça ne dit pas dans les narrations. Abu Bakr il terminait la salat. Il allait vers le qabr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était si quelque chose de vertueux, de spécial. Il l'aurait fait. Encore une fois, on n'a pas dit que c'est interdit d'aller voir le qabr du prophète sallallahu alayhi Non, les sahabas sont partis pour faire le salam, mais ce n'était pas l'habitude fréquente. واضح باكسي سا لا ديستينكسيون افير ايسي وكان ابن عمر يسلم ثم ثم ينصرف لا يقع لا لا ولا لنفسه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيسكيل فوزي lorsqu'il venait à la tombe du prophète الله عليه وسلم il disait assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya aba bkr assalamu alayka ya abati mon père c'est son père omar parce que les trois sont enterrés ensemble ثم ينصرف et il partait quittait tout de suite, vous comprenez, il faisait la salam, c'est tout, mais il faisait pas d'orah sur place et ainsi de suite, il ne faisait pas, il prenait pas beaucoup de de temps et la même chose. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même chose, elles n'ont jamais fait cela lors du temps du khulafa, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsqu'elles quittaient le Madinah pour aller faire le had ou autre chose, à leur retour de la Madinah, elles ne venaient pas voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était quelque chose d'important à faire, les premiers à l'avoir fait, c'est quelqu'un comme Ibn Umar, son père est enterré là-bas, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allou al bayt, après ça, sahaba après eux. Pourquoi, encore une fois, toute cette concentration sur la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi Parce que les hadiths parlent de sa tombe à lui, sallallahu alayhi wa sallam, de un. Et de deux, parce qu'une fois qu'on explique et qu'on place les arguments sur c'est quoi à ne pas faire avec la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on ne peut pas la faire avec la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus que garanti qu'on ne peut pas faire avec des tombes d'autres... Personne qui n'a pas le niveau de Al Nuboua et le statut de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est encore une fois la pure et la simple logique ici. Question de, de Aql. Hadith Na'amk. La première chose c'est de prier dans le masjid, c'est de faire les, les, les, les deux rakats, faire les deux rakats C'est de tahirer le masjid, la moindre des choses ou bien faire salat si c'est salat l'oua dhiba, salat obligatoire. Après ça la haran. Si quelqu'un son voyage, il est limité comme quelqu'un là qui a fait l'omra ou autre chose tu es sur place seulement pendant 4 jours 5 jours OK et tu crains qu'il y a beaucoup de monde tu vas pas avoir l'opportunité de faire salam et ainsi de suite il y a pas il y a pas de mal Là, juste après la visite masjid d'aller pour faire salam sur la tombe du prophète SAS la haram OK problème sur ça inchallah n'am wallah ahlan euh, Il y a, euh, on a ici la possibilité de parler on va, on va pas le faire en détail parce que ça va nous prendre beaucoup de temps c'est pas pour rien mais c'est parce qu'on a d'autres choses plus importantes à couvrir mais regardez avant que je ne donne des exemples ici comme on a mentionné surtout à soufia surtout les soufis ont beaucoup d'attachement ce genre de pratique là et ils justifient tout par le statut du prophète sahaba et la tombe du prophète sallalahu alayhi wa sallam puis après ça ils vont généraliser pour faire les mêmes pratiques avec les pieux et les saints et les et les je sais pas quoi. Donc répondre à des faux arguments surtout si c'est une secte qui s'attache à quelque chose. Si je vous dis par exemple en khawarij qui pourraient nous rappeler les khawarij c'est quoi C'est quoi leur problème C'est quoi l'erreur des khawarij Pas le droit à l'erreur, ok C'est extrémisme dans autre chose. C'est un, un extrémisme ici dans quoi Dans la, la force, ok C'est mettre la, ba la barre des obligations beaucoup plus hautes et des interdits beaucoup plus hautes et aussi mettre la barre des conséquences beaucoup plus haut et mettre la barre du droit l'erreur beaucoup plus bas, ok, donc ici il takfir ou le ma'asiyya par n'importe quel ma'asiyya ou bien par les kabahir ou autre chose, ça dépend du groupe bien sûr, du khawarij que tu deviens kafir parce que tu as bu de l'alcool ou tu deviens kafir, taïb là, si je vous dis ça, c'est l'achèque du khawarij et leur croyance c'est faux, parce qu'Allah a dit dans le hadith, euh, il a dit dans le coran, Rasulullah s.a.w. il a dit dans le hadith alayhi salam ainsi de suite." Est-ce que vous pensez que les Khawarij n'ont pas leur propre estidlal ici, est leurs propres arguments des ayats et des hadiths et ainsi de suite est-ce qu'ils en ont ou non? Oui, c'est oui, c'est certain, ils en ont. Et ils ont dans des livres et ainsi de suite, que, que même eux ils ont leurs propres adillah, pseudo adillah ainsi de suite, mais qu'ils utilisent à de la mauvaise façon, qu'ils ont interprété de la mauvaise façon. Chawari disons, ils, ils se basent beaucoup sur le Coran, beaucoup plus sur le Coran que sur la Sunna et parmi les Chawari, il y en a qui rejettent la Sunna et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que c'est requis que je vais vous amener tous les détails des Chawari, de les répondre un par un Non, ça va prendre longtemps. Ça prend quelqu'un qui va se spécialiser juste sur les Chawari, aller lire tous leurs livres, ok Une fois qu'on sait Que ce que les Khawarid ils prennent comme message, il est contraire à des fondements établis dans la religion bien établie. J'ai pas besoin ici d'aller quoi déconstruire chacune de leurs choubaouhet. Ça c'est pour quelqu'un encore une fois spécialisé. Il y a des gens, il va faire test de maîtrise sur Khawaridjarn. Ça existe. Vous pouvez trouver plein de livres comme ça. Ok, quelqu'un il va ou bien il y a des livres que les ulama, ils ont écrit. الفصل في الملل и لابن حزم مقالات الاسلاميين الاشاعره دي livre spécifique donc quoi religion comparée secte comparée là c'est une encyclopédie amener ça point par point y répondre ça c'est pour les gens hautement spécialisés mais pour le commun des musulmans ou bien même pour talib al ilm quelqu'un qui veut étudier sa religion Est ce que tu vas faire toute ta vie à faire ça Non, ça prend longtemps. Et pourquoi Si ce n'est pas pour enseigner aux autres ou bien pour couvrir un domaine bien particulier. Moi, si je sais que Azza wa il est rafou au rahim, qu'Allah, il est pardonneur et qu'il pardonne les péchés et que le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, nous a mentionné dans plusieurs hadiths qu'il y a des gens qui ont commis des péchés qui ne vont pas entrer en enfer et que Azza wa va leur pardonner quand même malgré leurs péchés. Okay, que il a dit, le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, que le croyant il va entrer au paradis wa in zana wa in sarak il a dit wa in zana même s'il a commis euh, zina ou bien il a volé wa in zana wa in sarak la troisième là dit alors âme enfiabidar ok donc les hadiths sont là dans le Sahih Muslim Kitab al-Iman, tout celui qui prend le Sahih Muslim, chapitre sur l'Iman, du début jusqu'à la fin ça ça va être des vérités absolues c'est c'est même pas besoin de Alors, j'ai pas besoin d'aller quoi déconstruire après ça tous les dalils des des khawarid, ok Sauf si quelqu'un est spécialisé. La même chose ici, les soufis, les gens de l'quburine, ils vont amener plein de chebouhats. Mais en général, soit des chebouhats comme on a mentionné qui sont faibles, ce qui est très très fréquemment le cas, soit des chebouhats qui sont des histoires. Ils aiment beaucoup ça, les histoires. Quelqu'un il est venu vers une tombe et il a dit attend euh, euh, euh, je sais pas quoi qu'est-ce que j'ai une maladie ou bien je veux que Allah il me pardonne que Allah il me guide et il a vu dans ses rêves ok donc ça c'est méthodologie des soufis c'est comme Shia, c'est beaucoup de rêves beaucoup d'histoires beaucoup de de contes de fées comme ça même des histoires de merveilles comme ça ok ça c'est très présent dans ce genre de de méthodologie ce que vous n'avez pas trouvé beaucoup chez les khawarid khawarid ça parle pas beaucoup des rêves ça parle pas ça parle d'autres choses Voilà ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que on peut pas couvrir dans un cours comme ça toutes les shuburahat. Alors il se peut que dans l'avenir quelqu'un vous dise mais tu sais tel il a dit tel tel alim ou tel autre chose et il a utilisé. Il y a même un hadith là-dessus etc. Ok. Alors sachez que ce hadith soit c'est un hadith qui est faible ou bien le istidla avec le hadith il est quoi Il est questionnable. Ça veut dire L'indication du hadith ici, elle est questionnable, en plus du fait que c'est contraire au muhkamat, au fondement bien établi qu'on a déjà expliqué, les hadiths authentiques, les pratiques des sahaba, ainsi que même des ayats de Al-Qur'an, Al-Karim, surtout lorsqu'on parle de choses ici, rappelez-vous, le tawhid, c'est pas comme les questions de fiqh, ok la gravité de l'erreur ici elle est sérieuse tawhid d'Allah azza wa c'est pas je me suis trompé dans une sunnah, c'était pas le c'est pas la meilleure sunnah. OK c'est euh, les trois jours du, du mois à jeûner par exemple ayyamut tashriq est-ce que c'est mieux que ce soit comme ça ou c'est mieux est-ce que c'est mieux de jeûner le, le jeudi ou le lundi si je jeûne l'un des deux des trucs comme ça même si tu te trompes dans l'istidlal c'est pas grave vous comprenez c'est C'est quoi le meilleur adjr Peut-être j'ai raté le meilleur adjr pour un bon adjr. Mais lorsqu'on parle du tawhid d'Allah Azzawajal, des erreurs peuvent avoir des conséquences qui sont graves, qui sont de aqidah et de tawhid et des fondements de la religion d'Allah Azzawajal. Alors par exemple, il y a un hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي Tout celui qui me visite Après ma mort, c'est comme s'il m'a visité lors de ma vie. Ça, c'est un hadith qui est daif, qui est faible. Okay? Rapporté par Tabarani, Bayhaqi, Daraqutni. Encore une fois, toujours, avoir des hadiths comme ça, Bayhaqi, Daraqutni, ça peut être faible, ça peut être authentique, mais le fait que ce soit des hadiths clairement contraires à du Bukhari muslim, déjà, c'est une quoi mauvaise indication. C'est un mauvais indice. Parce que, rappelez-vous, regardez, ça, c'est une règle. Est-ce que Ceux qui étaient avec nous sur du hadith. Est-ce que tous les hadiths authentiques sont dans Bukhari et muslim? Ou est-ce qu'il y a des hadiths authentiques hors Bukhari et muslim? Oui, il y a des hadiths authentiques, beaucoup de hadiths authentiques qui sont pas dans Bukhari et muslim, qui sont hors. However, cependant, la règle importante ici, c'est que les hadiths qui sont dans Bukhari et muslim, certainement, sans doute, ils rassemblent l'essentiel les fondements de la religion comprenez la religion bien claire elle est définie dans et muslim les, les hadith comprenez ça c'est la shakka aucun doute là dessus il reste après ça il y a certaines sunna certaines certaines obligations mettant bien particulière de la salat ou bien de certaines actions certaines conditions vous comprenez donc là il y a des hadiths authentiques dans tirmidhi mais les fondements de la religion d'allah azza wa C'est dans le Coran. Après ça, les hadiths hautement authentiques dans Boukhari ou dans le Muslim ou dans les deux, ça, ça te donne un, quoi, un 90% de du quotidien du musulman, ce qu'il doit savoir. C'est clair. Après ça, fada ilul amal et des hadiths à dire ou certaines obligations à la marge ou autre chose. En général, en général, c'est euh, ou bien ou bien ça peut arriver que ce ne soit pas dans Boukhari et dans Adam Muslim la même chose ici il y a la hikaya l'histoire de al Adam qui s'appelle al-Utbi qui vu que devant la tombe du prophète sallallahu il y a un bedouin qui est venu chez le prophète wa devant sa tombe il a dit assalamu alayka ya rasul Et je suis venu chez toi pour que tu demandes à Allah de me pardonner quand Allah lui a pardonné, ok, devant la tombe du prophète, alléluia, tous les ainsi de suite. Ça c'est une narration encore une fois qui est qui est faible, même si on peut la trouver dans certains tafsirs comme tafsir Ibn Kathir. Okay? Quelqu'un dit ah j'ai trouvé un hadith dans dans tafsir Ibn Kathir. C'est pas un délit ça, T as trouvé un hadith dans tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir c'est un c'est un tafsir, c'est un alim de tafsir, c'est un alim de hadith. Mais la règle chez les ulama man asnadalaka faqad ahalak tu dois le isnad il y a plein de hadiths plein plein plein de hadiths fa dans tafsir ibn kathir mais lui ibn kathir il a écrit son tafsir pas pour n'importe qui il a écrit son tafsir pour que ce soit une référence de tafsir donc il a donné avec les chaînes de narration et il assume que les ulama ils savent faire la part des choses c'est pour ça dans ibn kathir, il y a plein de OK donc Il a écrit ici comme quoi Comme référence moyenne. Il y a des références plus élargies encyclopédie de tafsir comme Tabari. Mais Ibn Kathir, il a écrit ici une référence d'un un format moyen, un peu size moyen. Référence de de tafsir. C'est une référence avec les aqwal, avec les différents adillas sur le tafsir d'une ayah, les différentes taoudjihats, possibilités. Mais n'est pas parce que tu as trouvé un hadith dans Ibn Kathir que c'est un hadith qui est authentique ou une histoire que c'est une histoire qui est authentique. Cette histoire, comme il dit Hafid Ibn hadi c'est une histoire qui est, qui est faible. L'imam al-Nawawi, rahma'Allah ta'ala, aussi il l'a cité dans son livre, mais sans chaîne de narration. Sans chaîne de narration. Et comme on a dit, l'aqida, surtout la croyance, on ne l'apprend pas des histoires. Ok Un bédouin, il est venu devant la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit telle chose et il a vu un rêve. prends pas la qui parce que tawhid Allah, c'est la chose principale sur laquelle on va être jugé. Yaouma al-qiyam. Des histoires comme ça, on peut les prendre dans quoi Dans Acheron, le comportement, tu vas dire, il sert dans le temps des Tébériens, il y a un bédouin, quelqu'un lui a dit telle chose et il a dit, je vais pas C'est un exemple de patience. Pas de problème. C'est quelque chose de déjà établi dans la religion, dans la rizote. Oui. oui. Euh, Sophie, ne sont pas dans la même catégorie. Ok, n'ont pas de lien direct avec les mu'attazila ou avec les khawarij Ok, c'est une for, c'est une autre forme de ibtida Ici, ça veut dire le, le le type de questions sur sur lesquelles il euh, il développe des bida C'est pas le même type de questions que le mu'attazila et que le khawarij ainsi, ainsi de suite. Parce que on, même les Khawarij et les Mu'tazila, c'est pas les mêmes choses. Sauf qu'il y a des points communs. Comme pour ce qui est de mort Taqiul kabira à le désobéissant, on a parlé de ça la dernière fois. Les deux sont très stricts avec une telle personne. Ils le condamnent avec, ils le condamnent pour l'enfer le, pour l'éternité. Mais c'est pas nécessairement la même logique. Ok, les Mu'tazila, c'est des rationalistes à haut degré. Les Khawarij C'est des extrémistes ici, ça veut dire donc comment ce qu'on peut appeler ça. C'est Les le Khawarid, c'est l'excessel, c'est l'extrémisme ici dans dans exagérer les choses que ça, c'est grave. Le mot grave chez les khawarid, c'est ça. On peut dire khawarid, c'est le mot quoi C'est le concept de gravité. Les choses sont toujours plus graves que ce qu'elles qu le sont dans la religion d'Allah subhanahu wa taala. Vous comprenez Sophia, c'est une autre chose. Sophia, ils sont beaucoup surtout de nos jours. Surtout dans les derniers siècles, plutôt, c'est très dans le même la même zone que Shia, que Sophia. C'est pour ça que vous allez remarquer beaucoup de rapprochement les dernières années entre entre les deux mêmes dans les institutions et ainsi de suite. Alors les Shia, vu qu'ils ont beaucoup de pratiques qui sont les mêmes que les pratiques de Sophia, l'attachement au temple et euh, l'attachement vénération des êtres et des personnes et ainsi de suite, et aussi à Sophia ils ont introduit dans leur groupe, dans leur secte et dans leur toroq et ainsi de suite le concept de Alul Bayt okay, que lui fait partie de la descendance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ce fait il a une, une je sais pas quoi, une, une place bien spécifique, ok, ce qui est vrai en théorie, Alul Bayt, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont leur valeur dans la religion d'Allah la wa mais pas n'importe qui de Alul Bayt, c'est pas n'importe qui on peut juste prétendre que lui il est Alul Bayt et de ce fait, ok, donc Shia, Sophia, on parle beaucoup, comme on a mentionné, euh, les fameuses histoires à dormir debout, ok, histoires que tu as mal à digérer, mais on va te dire c'est comme ça. Ou les manamet, les rêves, beaucoup de rêves, les hadith fabriqués, hadith maudoua, hadith faible, ok. Donc en termes de istidlal ici, c'est pour ça en général le tasawuf comme idéologie, comme idéologie, pas comme pratique. Remarquez, il y a une différence entre les deux. On a parlé de ça dans d'autres cours, dans Tachawiya et tout. Mais Tassawuf comme idéologie, ça attire quel type de personne Très instruite, très euh, très rationnelle, peu instruite, peu rationnelle spirituel comme idéologie ça attire souvent le plus souvent personnes les moins instruites OK c'est pour ça comme on l'a dit ça ça c'est très répandu dans les pays quoi pauvres les pays dans lesquels les gens sont illettrés souffrent beaucoup d'ignorance surtout les personnes âgées les gens qui vivent dans des régions éloignées ainsi de suite extrêmement vulnérables au tasawwuf c'est parce qu'on peut leur vendre des choses facilement Avec des promesses, quoi Facile, ok Avec des rêves et avec des choses comme ça. très émo... C'est beaucoup d'émotions Tassawuf. Très difficile à vendre à quelqu'un de super rationnel. Okay quelqu'un qui est vraiment scientifique et tout, va pas lui vendre à Tassawuf. Ça, ça va pas marcher. Par contre, à Tassawuf, ça, ça marche même auprès de personnes éduquées et même auprès de personnes instruites et rationnelles et ainsi de suite pas en tant que idéologie. Ça fonctionne avec sa dimension quoi spirituelle. Ça c'est la dimension qui est la plus présente en occident, le tasawuf très présent en occident. OK Il est présent sous quelle forme Pas sous la forme d'idéologie ici. OK Parce que ça amène, ça attire des universitaires, des gens riches, parfois des beaucoup de convertis dans certaines situations et ainsi de suite dans les grandes villes. Pourquoi ça C'est surtout les gens qui sont motivés par la recherche d'une spiritualité pour faire la contrebalance du monde matériel, ok De de tous les maux de la du matérialisme et euh, de la société de consommation et ainsi de suite dans laquelle on vit. Il y a des gens qui cherchent à se ressourcer. Dès qu'ils cherchent, dès qu'ils trouvent quelque chose comme ça de spirituel, pour ça, t'as ouf. En Occident, c'est quoi Encore une fois, on a parlé dans d'autres cours. Je vais pas me répéter, Insha'Allah sinon on va sortir complètement du sujet mais le tasawuf en occident c'est quoi c'est pas le tasawuf qu'on trouve encore une fois dans les pays pauvres et tout non tasawuf en occident c'est les buffets le luxe beaucoup de nourriture beaucoup de hockey donc ça attire des personnes riches parfois des personnes bien éduquées ainsi de suite mais on ne présente pas tasawuf sous sa forme ici idéologique idéologique ça parle pas beaucoup de hadith et de telles choses ça parle surtout de l'aspect quoi spirituel, le cœur, la quiétude, le calme, choses comme ça, le pardon, ok Donc, pour vider un peu la charge, le stress de la vie de tous les jours, il y a des gens qui se ressourcent auprès auprès de cela. Donc, je ne vois pas beaucoup de... Peut-être, probablement qu'il y a certains qui... Certaines zones ici communes avec moi, tazila ou avec khawarid, je n'ai pas quelque chose en tête. Pour ce qui est de al qabr, à ma connaissance, Allah, je n'ai jamais entendu que dans sa oufah, il rejette la punition de la tombe. Ok, à ma connaissance, j'ai jamais entendu de lien entre les deux. Car al qabr, il est rejeté par des gens comme les muhtazila et ainsi de suite. Pour ça, les muhtazila, ils sont beaucoup plus, c'est le contraire. Muhtazila, c'est les rationalistes. C'est pas un muhtaz traditionnellement, pas aujourd'hui, aujourd'hui le monde il est il est mêlé, okay? c'est des idées mêlées, c'est pas juste en islam, les sectes de l'islam c'est tout, les gens sont athées chrétiens en même temps, ils savent même plus ils savent, ils savent plus, ils sont quoi exactement mais traditionnellement c'est pas à Amu Atazila que tu vas vendre un rêve Amu Atazila c'est pas à lui que tu vas vendre un rêve on a vu dans un rêve, c'est pas à lui que tu vas parler comme ça Parce que moi, il est extrêmement critique ici. Il veut suivre la logique mathématique, le mental aristé, des trucs comme ça. Vous comprenez Nah. Wa Taala A'ala wa A'lamu Sallallahu Alaihi wa wa Ala Alihi wa